Bonsoir à toutes et à tous, comment ça va Soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, on est ravis de vous retrouver avec les amis de Next Auto. Bon, ça fait un bail, hein. ça fait quoi une semaine Qu'on ne s'est pas, on ne sait pas <rire> vu. Six, six jours, jours même. Hein. Six jours, comme le signale si bien Manu. On est ensemble pour revenir, entre autres, sur le Grand Prix de Miami de Formule 1, mais vous comprendrez très rapidement que vu le spectacle qui nous a été proposé ce week-end, qui était ma foi correct sans plus... On va aussi beaucoup vous parler de toutes les informations, tout, les, tout ce qui s'est passé dans ce paddock de Miami. Parce que non, il n'y a pas eu que Roger Federer à toute la clique qui était présent. Il y a aussi eu des choses euh, sportivement euh, intéressantes et, et politiquement intéressantes dans le monde de la Formule 1 aussi. Donc euh, croyez-moi, on va en parler en, en long ou large en travers comme d'habitude. Comment va Manu ce soir Eh bien ça va, bonsoir tout le monde, euh, effectivement. La piste n'a pas forcément donné énormément de spectacles, mais on en a eu un petit peu en bord de piste ou dans les coulisses, donc on va pouvoir revenir un peu là-dessus, et puis sur quelques news aussi, parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas tout le temps dans cette émission, mais il y a eu quelques, quelques infos intéressantes. C'est intéressant. Rassure, personne travaille chez Alpine ici, hein, moi Je ne pas... Non, voilà. on, peut, on peut y aller. Ça, ça a l'air safe, Franck, les jobs chez gêne pour les <rire> prochains mois, ça devrait aller. Ouais, oui, ça va, il pas de soucis. Bonsoir à tout le monde. Ben moi, je suis ravi de tous vous retrouver parce que ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu, puisque je n'étais pas la semaine dernière, donc euh, désolé pour mon absence. Euh, ben oui, content de alors, débriefer effectivement le Grand Prix de Miami. Je pense qu'on voilà, ne va pas essayer de trop, trop s'attarder sur les, sur les cas euh, faciles, on va dire. Et puis effectivement, il y a quand même eu quelques petites infos pendant ce week-end qui sont un peu passées... Euh, inaperçu sur pas mal de sites internet, je trouve ça un petit peu dommage euh, comme chez Nexgen on a bien travaillé la nuit, on avait nous la journée pour parler des vraies infos <rire> donc on va, on va essayer de, de, de vous les compter voilà. ouais, sachez que là ils, ont, ils en profitent, hein, Manu et Franck là, ils sont, vous, voyez, vous les voyez ils sont encore fringants mais là ce sont les dernières minutes avant de pouvoir faire éteindre sur le PC et dire allez c'est bon <rire> non, <rire> alors, un petit octobre. peu en décalage du coup, euh, du coup on peut finir l'émission à 3 ou 4 heures du mat si vous voulez, aucun problème Il si oui, n'y a, a, que... a, a pas Alex et Paul qui sont en général pressés le soir de retrouver leur dodo, donc euh, on, peut, <rire> on, peut ça. Faire, on peut faire toute la <rire> <un> night. <rire> en même temps, Paul temps il, il est Il est même, il est même pas encore 15h là où il est actuellement, puisqu'il a fait encore un, un joli grand prix euh, sur <rire> weekend avec, avec sa as Donc franchement, il s'est bien retrouvé. c'est gentil Chikompirex, qui a dit bonsoir, le meilleur talker. Enfin, ah c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait. Euh, Moi, j'ai dit joli est pseudo. Voilà. Oui, tout à fait. On aime ah. les chicons On aime les Pyrex, donc ça, ça, nous, ça nous convient absolument. Vraiment, il n'y a aucun, aucun souci. Les euh, mais... endives au jambon. Voilà, oui, les endives <rire> au jambon dans un, dans un bol en verre, Voilà, dans un plat en verre. Si vous voulez avoir les, <rire> la précision, vous dit quelle heure au bureau de Chine, c'est pour ça qu'il est trop tard maintenant. Ils, ont, ils, se, ils se sont mis de, de côté au bureau, au de... bureau de Chine. Euh, mais du coup, bah, écoutez messieurs, on va commencer cette soirée, j'ai envie de vous dire un petit peu comme d'habitude. C'est pas finalement très différent. On va commencer en, en parlant eh bien, de Red Bull, avec la victoire pour Max Verstappen, la deuxième place pour Sergio Pérez. Ils sont toujours en tête du championnat, mais ça maintenant, est-ce que c'est véritablement une surprise Parce que ça y est, hein, Red Bull signe l'un des débuts de saison les plus dominants depuis euh, 92 à peu près. J'ai vu beaucoup de chiffres qui, qui rappelaient un peu ce qu'avait fait Williams à l'époque. Ouais, ouais, ouais. euh, C'était vraiment une, une domination absolue ce qu'on a pu avoir ici là, de la part de, de Max Verstappen et de Sergio Perez euh, Commençons Franck Verstappen. Il part Monsieur 9 il part de la 9ème place et pourtant, en 13 tours, il était déjà 2ème et il va gagner sans trop de difficultés réellement. Oui, il va se demander, même s'il y avait des voitures devant lui, en fait, c'est assez impressionnant. Euh, moi, je ferais juste un petit aparté avant de commencer sur, la, sur, sur Verstappen, parce que le, la piste a beaucoup joué aussi dans cette remontée, parce qu'il y a un gros coup de chapeau au... Nos organisateurs de Miami qui ont quand même ressurfacé la piste de manière très correcte pour moi, c'était quasiment presque un billard avec certains vibreurs rouge, blanc et bleu. Des fois, je serais cru au Paul Ricard s'il n'y a pas eu les, <rire> les barrières autour. Donc, euh, donc ça a bien aidé aussi. Voilà pour, euh, pour le spectacle, je pense parce qu'on va quand même parler des, des déplacements. Parce que si devant il n'y a pas eu trop, derrière ça s'est quand même bien bagarré. Donc, voilà un petit, un petit, un petit gros bravo quand même hein, aux organisateurs pour avoir refait ça. Finalement, aussi d'avoir raccourci les DRS. Euh, Moi je trouve qu'il était dans, dans, la bonne, dans la bonne norme. Surtout quand on sait qu'effectivement voilà, Verstappen avec son DRS ultra puissant, ben, bon, lui, ça ne ça, ça, ça l'a pas choqué, au point même de, de passer deux voitures en même temps à un moment. Donc je crois que c'était Leclerc et Magnussen qui se, qui se bataillaient devant lui et hop, il passe sans problème. Non, ben, on s'y attendait, hein, je veux dire, le, le pronostic, ce n'était pas quand est-ce que Verstappen euh, remonterait la deuxième place, c'est en combien de tours il le ferait. Donc c'était en une quinzaine, quinzaine de tours, je crois, à peu près. Donc ça veut dire en moyenne euh, deux tours pour, pour, une, pour une voiture. Donc, ça fait un dépassement tous les deux tours, c'est absolument impressionnant. Euh, heureusement, donc, du coup, qu'on avait un petit peu raccourci zone DRS parce que c'était pas ultra évident non plus, enfin, beaucoup moins qu'à Baku. Je sais pas si vous vous souvenez à Baku, les Bull effectivement, elles filait sur la ligne droite, elles passaient largement avant le point de freinage. Là, c'était pas effectivement le cas parce qu'il y a quand même une grosse ligne droite à Miami. Voiture mieux réglée depuis le départ du week-end. Euh, Perez était un peu plus en difficulté sur les réglages, donc euh, bah, forcément, oh, oh, oh, de ouais. coup, ça, se retrouve, ça se retrouve rapidement. Euh, donc Verstappen est très vite remonté sur Perez je pense que Perez ne s'y attendait pas je pense aussi que Perez n'a pas aussi été informé du, du, du rythme de Verstappen euh, ouais, c'est un petit peu la polémique aussi un petit peu post-Grand Prix effectivement sur le nombre d'infos qu'on recevait Verstappen par rapport au nombre d'infos qu'on recevait Perez par rapport à la progression euh, bon, c'est vrai que Perez il était un peu plus en avait un peu plus peur pour ses pneus, son pneu médium voilà, sur, la, sur la durée. Finalement, on a vu que ça tenait impeccablement bien. Il aurait pu attaquer plus. Bon, maintenant, avec les scies et les scies, euh, voilà. Mais bon, c'est comme dit avec Manu qu'il ne prenait quand même pas beaucoup d'avance euh, derrière oui. sur Alonso. Donc, euh, on s'est quand même posé des questions. Euh, est-ce qu'il gérait trop est-ce qu'il avait un souci Mais bon, Verstappen avait la voiture qui était de loin la mieux réglée. Heureusement qu'il fait une petite boulette en, en calife et puis que, bah que Leclerc l'achève après derrière. Voilà, avec, avec, avec cette sortie de piste, on reparlera de, de Leclerc. Euh, Manu, pour en témoigner, j'avais prédit pré, pré, pré une petite boulette de Verstappen en Q3. Elle est arrivée. Donc... <rire> J'étais assez content, assez content enfin, sur ce coup-là. Je ne m'attendais pas à celle-là. Mais... Tu en as repréduit ouais. une en course et je l'attends toujours. Oui, bah, elle n'est pas <rire> finie encore. Hein. Écoutez, messieurs, vous êtes je joueurs, pas, mais je... ce êtes pas... <rire> <rire> non, il faut bien qu'on se lance des défis un petit peu bon, non, mais Verstappen a été impeccable je veux dire, en course il a été impeccable donc, euh, donc, euh, voilà, dire, que dire de plus quoi. Euh, la, la faute est plutôt effectivement, du côté de Perez je pense sur le, son réglage voiture plus son, son manque d'attaque sur le premier relais et peut-être un petit peu l'équipe qui n'a pas tenu à s'informer du, du rythme absolument effrayant que Verstappen avait derrière malgré les voitures à dépasser Ouais, Insight sur Youtube, on de pas, ouais, la... Red Bull a-t-elle endormi euh, Perez pour laisser Verstappen remonter ou est-ce que c'est est juste un manque d'informations dire il, faut, il faudrait reprendre l'intégralité des comptes des, des communications parce qu'on n'a pas tout non plus sur le live donc euh, Perez a eu l'air d'être assez euh, tenu au courant quand même euh, notamment sur, euh, sur l'écart au moment de son arrêt etc après le truc c'est qu'effectivement comme tu dis il a, il a énormément économisé sur le relais en en médium parce qu'il avait peur justement que les médiums se crament trop vite et que les, les durs après ne durent pas assez longtemps pour, pour aller au bout et euh, il y a quand même un gap euh, dans la course du tour 20 au 42 précisément euh, et Horner en a parlé après où Pérez manquait de rythme en fait et il le retrouve à la fin donc euh, on ne sait pas trop d'où ça vient si la, si la voiture avait du mal avec des pneus un, pas assez usés ou des... c'est assez compliqué mais en tout cas Pérez a été vraiment défaillant à ce moment-là du, du Grand Prix Et euh, par rapport au rythme qu'il affiche sur la fin de course, où il est quand même, dès qu'en fait euh, Verstappen revient dans la fenêtre de, euh, de, de ravitaillement, il est, il est d'arrêt, enfin, il est vraiment beaucoup plus rapide. Et après, malgré le fait que Verstappen ait des médiums euh, euh, neufs et que lui ait des durs usés, il ne prend que 5 secondes en 12 tours, ce qui n'est pas. Euh, ce qui n'est pas horrible, parce que finalement, il aurait pu prendre beaucoup plus compte tenu du déficit de pneumatique, mais il y a ce, cette vingtaine de tours au milieu de la course où il est vraiment euh, en dedans au niveau du rythme, et ça, lui-même a dit qu'il devait le comprendre, et Horner a dit aussi que, que l'équipe cherchait un peu ce qui s'était passé, parce que c'était assez bizarre. Donc, euh, après, euh, malheureusement, il est tombé sur une des journées où Verstappen est injouable. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de courses aussi bonnes de Verstappen, bon, son 15ème à 2 à Jeddah en début d'année était déjà énorme, mais Là, euh, je l'ai trouvé dans la gestion des pneus euh, totalement hallucinant. J'ai rarement vu euh, gérer aussi bien les pneus. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il pouvait en fait, aller jusqu'au bout avec les durs, ou, ou qu'il aurait pu rechausser les médiums plus tôt, et puis rouler quand même beaucoup avec. Parce qu'une fois qu'il a les médiums, il enchaîne les meilleurs tours sans trop de problème. Il joue un peu avec Perez aussi. Et, euh, et au final, euh, ouais, que, que, que dire il est, il est Là, il a été trop fort de toute façon. Il était fort le vendredi, il était fort le samedi matin. En calife, il se, il se rate lui-même. Il l'a dit, c'est un peu une erreur de ma part. Et puis, le mauvais timing après avec le, le drapeau rouge. Le drapeau rouge qui, euh, qui n'a pas euh, occasionné de relance de la séance. J'ai vu des gens s'en plaindre. Mais il restait 1 minute 36. Il restait 2 minutes quand le, drapeau rouge, quand le drapeau jaune est brandi. Mais après, il y a toute une procédure pour aller jusqu'au drapeau rouge. Et ensuite, il reste 1 minute 36. Donc, le temps de faire sortir les voitures, il n'y aurait jamais eu le temps de faire un tour rapide pour qui que ce soit. Donc... Euh, c'était normal de ne pas relancer la séance, et effectivement, du coup, ça peut est piégé, mais bon, bah, fait... en fait, tant qu'il... Quand il part loin, comme ça, s'il lui arrive rien, s'il évite les, les, les problèmes au départ, de toute façon, après, derrière, il est injouable, en plus, on a vu que le... Le... la gestion des pneus était énorme, le DRS de la Red Bull, c'est euh... un, un push-to-pass, en plus d'être un DRS, il y a vraiment un côté où, euh... où il gagne en vitesse d'une manière totalement hallucinante, et la Red Bull, de toute façon, a déjà une vitesse de pointe qui est quasiment similaire à celle des autres avec DRS quand elle ne l'a pas ouverte, donc... Euh au final, euh, ouais, au final, la Red Bull est jouable, les écarts sont encore pas si énormes, parce qu'on n'a pas de safety car, pas, moment, pas de moment, il y, y, y a quand même 18 voitures dans le tour du, du vainqueur, et il euh, y a une grosse, il 20... y a 25 secondes, je crois, entre Verstappen et, euh, et Alonso, donc, euh, encore une fois, on n'est pas sur des, des grosses routes comme on a pu voir par le passé, où il y avait vraiment un, un écart énorme avec le peloton, on a vu aussi qu'il y avait, 18 voitures, euh, qu y avait euh, pardon, euh, 19 voitures en 9 dixièmes, donc de la deuxième place à la, la 20 e en Q1, donc, euh, Moi, je ne suis pas trop inquiet sur la suite de la saison. Encore une fois, les écarts sont pas, ont déjà été plus gros en F1. Et il y a les handicaps qui vont jouer en deuxième partie de saison. Mais euh, actuellement, Red Bull est intouchable. Et ça, malheureusement, c'est... Euh, enfin, heureusement pour eux et malheureusement pour le spectacle, c'est euh, la réalité actuelle. Et euh, bah, comme dit Perez, après, lui, il dit, c'est une mauvaise course. Si les est mauvaise course, c'est une deuxième place, je ne me sens pas trop mal. Je m'inquiète quand même ouais. hein, sur les, les, handi les handicaps de chez Red Bull. Je... Sachant qu'on nous annonce ça depuis maintenant des mois, comme quoi évidemment, ils vont pouvoir moins développer en deuxième moitié de saison, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient rattrapés. Honnêtement, quand vous voyez la différence, parce que certes, les écarts ne sont pas ultra élevés, mais hier, c'était F1 contre F2, Verstappen quand même, honnêtement, ils leur mettaient vraiment oui. une pâtée. C'était très violent par rapport aux autres. Ouais. Euh, non, mais je suis d'accord avec Manu aussi. L'écart sur, sur, sur l'ensemble du Grand Prix, sans drapeau rouge, il n'est pas énorme. Hein. Euh, sachant qu'effectivement il y a des grosses évolutions qui arrivent chez Ferrari, Ferrari qui restera d'ailleurs sur son concept hein, on l'a appris, enfin Next Gen en a, a, a parlé, les autres sites n'en ont pas parlé on a, on a été les seuls à en parler Vasseur a annoncé qu'effectivement les, les, le qu enfin, le les évolutions qu'on va voir sur la Ferrari en, à Imola n'auront strictement rien à voir avec Red Bull ils restent fidèles à leur concept oui. donc, euh, donc de ce côté là bon alors <rire> est-ce qu'il fallait tout chambouler ou pas comme Mercedes le fera Euh, peut-être pas, parce que la, la Ferrari a peut-être d'autres euh, soucis à régler. Mais je, je rejoins Manu dans, dans le sens où les écarts ne sont, sont pas énormes, sont beaucoup moins grands qu'en fait, qu tout début de saison, euh, on, on a effectivement quasiment tout le peloton qui fait dans le même tour. Euh, certes, Verstappen euh, et en plus Verstappen il a dû envoyer quoi et mm. et, et ouais, il il n'avait pas eu le choix quoi donc euh, Donc pour moi, c'est un, un peu rassurant, on va dire. Voilà. On essaie de se rassurer un peu comme on peut, je ne vous le cache pas. <rire> mais euh, mais on, on, les, les, voilà, les, le, le troisième ou le quatrième ne sont pas à un tour. Et, et au bout de, bon, de 40-50 ouais. tours. Il faut oublier qu'en 2019, il y avait les 6 premiers et tout le reste, c'était à un tour. Voire ouais. des fois, euh, les 4 premiers étaient même c'était en 2015-2016, où les 4 premiers étaient dans le même tour et après le reste, c'était à un tour. Donc il euh, y a quand même moins d'écart Et encore une fois, au-delà de Ferrari et Mercedes, c'est surtout Aston qui a une énorme carte à jouer, puisque jusqu'en juin ils ont euh, un ATR pour le développement, donc le, le handicap en fait qui, est quand même, qui leur permet deux fois plus de développement que, Merce que Red Bull quasiment. Donc euh, eux à mon avis ont vraiment un gros coup à jouer et s'ils sortent les développements la, comme ils le peuvent en début de saison, ils devraient normalement être largement la deuxième force du plateau en deuxième partie de saison. Euh, sachant que derrière leur différence de développement entre, avec Ferrari et Mercedes ne sera quand même pas énorme, ce sera 5% contre Mercedes et 10% contre Ferrari, donc... Euh, c'est pas colossal non plus, et on sait qu'en plus euh, il, il, il développe quand même très bien donc pour moi c'est euh, pour moi on peut très, très bien terminer l'année parce que c'est vrai que pour l'instant Red Bull n'a pas de handicap mais la voiture 2023 a été développée en 2022 quand il n'y avait pas du tout de pénalité donc forcément actuellement il y a zéro euh, raison qui pousse à ce qu'ils qu soient en retard enfin qui prennent du retard, là maintenant ça va changer et euh, je serais pas étonné qu'à partir de la mi-saison mi voire euh, la tournée asiatique on va dire On est une Red Bull qui, qui, en course, ne termine pas avec plus de 10-15 euh, secondes, quand tout se passe bien, sur les Aston et euh, potentiellement Ferrari et Mercedes, si eux aussi arrivent à faire quelque chose avec leur nouveau concept ou euh, nouvelle, nouvelle euh, pièce. On nous demandait si c'était McLaren qui a fait un tour. Non, c'est une McLaren et une Williams. Mais début, ce sont les deux qui ont eu des soucis en début de course aussi. Uh, Sargent a percuté uh, quelqu'un, oui. il a dû oui. changer le avant. Et Piastri, je crois qu'aussi, il a dû faire un arrêt très tôt. Il a, fait un il tout y a eu et... un problème de break back Piastri, avec défense dépense. Expiration d'énergie, oui. Après, pour remettre aussi une petite, une petite pièce dans le coin négatif de Red Bull, parce qu'on n'en parle pas évidemment, parce qu'il n'y a pas de pénalité encore, mais ils en sont, on en a sa troisième boîte sur quatre, mmh. euh, autorisée sur la saison. Il s'est encore plein de rapports qui passaient, cette assez mal à la montée pendant la course. Mmh. Euh, la boîte de vitesse est clairement un, un problème chez Red Bull. Alors. Certes, la pénalité est que de 5 places, et vu le DRS qu'ils ont, ils peuvent en, ils peuvent voir venir. Mais euh, s'ils sont obligés de passer euh, une boîte à tous les deux grands prix, ça veut dire une pénalité de 5 places tous les deux grands prix si ça continue comme ça, quoi. Donc, <rire> ça aussi c'est à surveiller, quoi. Voilà, bon, bref, il y a il y a pas mal de petites choses qui euh, qui nous font dire attendons Imola ça n'a ça pas été la, la grosse claque pour le, pour le peloton derrière, voilà, parce qu'effectivement quand on l'a dit Manu en Q1 c'était absolument dingue je crois que je n'ai jamais vu ça, si, si on enlevait effectivement Verstappen qui avait 2-3 dixièmes d'avance en Q1 parce qu'il a, il a appuyé comme un malade euh, tout le monde était en moins d'une seconde derrière donc euh, sur un circuit quand même qui est assez euh, sélectif hein, quand même je veux dire à Miami, il y a comme de, il y a comme de, voilà, des enchaînements très rapides. Il y a, il y a de la longue ligne droite, il y a des petits virages serrés. Il y a un peu de tout quoi. Il y a de la mécanique, il y a de l'aéro, il y a de la vitesse de pointe, il y a de la puissance. Il faut un peu tout sur Miami. Euh, alors après effectivement c'est aussi peut-être aussi grâce au fait que le, la piste a été resurfacée euh, qu'effectivement là où les monoplaces les mieux conçues, c'est-à-dire les mieux suspendues on avait peut-être un peu moins de différence à faire côté euh, châssis, mécanique on pense notamment au Paul -Ricard. chaque fois qu'on a les courses au Paul Ricard, effectivement le peloton est toujours très serré parce que le Paul est un billard et effectivement du coup il y a moins de, il y a moins de, de différence sur les, les monoplaces à cause de toute la partie motricité suspension donc, euh, donc voilà, c'est donc, aussi peut-être aussi pour ça que c'était peut-être un peu plus serré donc euh, Après, je dirais, attendons Imola, mais Imola, là, tout, va, tout va changer. Donc, euh, et Red Bull va aussi sortir des évolutions, c'est sûr. Il y aura aussi quelques pièces sur la, sur la voiture. On nous annonce voilà, effectivement, effectivement le grand chambardement là, du côté d'Imola. On verra un petit peu ouais. ce qu'on est monde. Moi, je ouais. dirais juste chapeau à Perez, parce qu'il s'est défendu comme il a pu, alors que bon, il avait des pneus qui étaient évidemment beaucoup plus ouais. usés que ceux Verstappen et en plus des durs par rapport au médium. Il a quand même tenté de se défendre. On a vu voilà, qu'il n'allait pas laisser passer et qu'il n'allait pas se laisser faire ce qui est déjà voilà, un truc positif, mais il n'y avait, comme vous l'avez dit, rien à faire hier contre un, un Max Verstappen autant en verve et autant, euh, au aussi rapide. Chez Aston, juste, petite Franck, info, Franck, juste petite info, On juste pour rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi, que Adrian Newey a prolongé encore pour plusieurs années chez Red Bull, donc vous ne le verrez pas ailleurs. <rire> voilà là, ah, oui, ah, je viens d'entendre beaucoup de gens qui viennent me faire « Oh non !» <rire> <rire> Ça, ah, c'est pas façon, notre faute Au-delà de, de Verstappen, qui a un vrai avantage pour Red Bull, New Way est de toute façon la, la pierre angulaire du succès actuel. Euh, je pense que Dan Fallows était aussi bien responsable, puisqu'on voit quand même le boulot qu'il a qu a bas euh, du côté d'Aston. Mais New c'est New Way. Il, il conçoit des voitures de plus en plus euh, réussies. Et puis là, ils sont revenus sur des types de voitures qu'il adore. En fait, tout ce qui est euh, effet de sol et tout ce qui met la part belle à l'aéro, il est euh, spécialement. Euh, à, à l'aéro qui vraiment génère du grip comme ça, direct à même la piste, c'est vraiment quelque chose que, que New Way adore, et euh, il a toujours adoré bosser sur des voitures à effet de sol, et là c'est clair que c'est son domaine, et qui je pense que lui il nage dans le bonheur, et de toute façon il est déjà très content d'être en train de, de développer la voiture suivante, et oui, euh, là où Red Bull n'aura pas de, de handicap énorme, parce qu'ils ont un développement moindre, c'est que New Way est capable de pondre des voitures qui fonctionnent juste en les dessinant. Et ça, malheureusement, euh, à, à, moins de, à moins de pénaliser Adrian Neway et de ne pas le, de lui demander de moins, <rire> pas travailler en semaine, c est, c est, cet avantage-là, Red Bull l'aura toujours. Une réduction de 80% du temps d'Adrian Neway dans l'équipe Red Bull, ça peut être un, un bon truc. Et non pas une réduction de 80% d'Adrian Neway, ce qui serait tout simplement euh, horrible et, et très méchant. Et sans doute hautement oui. illégal aussi. Le... Euh... Que, en espérant qu'il n'y ait pas de, de, de copains un peu dans la mafia russe, hein, parce que le food poisoning, <rire> ça, ça arrive vite. Cagrolis <rire> qui me dit peut-être qu'une certaine équipe aurait dû donner 10 millions à New Wave plutôt qu'à Zidane. Ouf Ouh, lo, lo, lo, lo. Oh là là Oh, oh est pas <rire> On bras <le jette. rire> perdus Oh Oh, c'est pas fou Oh là là là là c'est fioul Alors, ce vrai, dit, que... je pense que New Wave vaut bien plus que 10 millions à l'année, à mon avis. C'est bien oui. possible. Si, si nous pouvions parler, messieurs, d'une équipe où tout va bien. <rire> oh là là! Ah, ah on est bien chez, chez Aston Martin avec Fernando Alonso <rire> qui termine une nouvelle fois sur le podium. Sachez que Fernando Alonso a donc marqué 15 points à chaque Grand Prix de la saison pour l'instant, <rire> ce qui est une exceptionnelle série. Euh, 15 points donc marqués par Alonso sur ce Grand Prix avec le podium. Bon, 12e place pour Lens parce qu'on dit que tout va bien. Au week-end, très très compliqué pour Lens hein, euh, sur, euh, sur ce circuit d'Inavi, mais il reste deuxième au championnat au niveau d'Aston Martin, ce qui est déjà une bonne, euh, une bonne chose. Il ne fait pas une course dégueulasse, mais c'est quoi cette qualif ouais. Il part de loin, voilà. 18ème, si quand est... Alonso se qualifie en première ligne, aïe. Alors attention, parce qu'Alonso aussi, il n'est pas passé très loin de l'élimination Q1, parce qu'ils oui, oui. euh, ont ils fait tous les deux le pari de partir avec un seul set de pneus neufs, de deuxième tentative étant pneus usés. Euh, ah ouais. Alonso, je crois qu'il qu passe la Q1, je crois il doit être 12, 13 ou 14, hein. donc dans le ah genre, oui, oui, pas, ouais, pas, pas mieux, hein. donc c'était quand même limite, hein. Donc, le, le pari, euh, quand t'es strong, je suis désolé. Quoi. Et quand tu vois qu'en Q1, ah, tout le monde se tient au moins une seconde, c'était chaud aussi. C'est vrai que c'est pas forcément de sa faute. C'est plutôt l'erreur de, de l'équipe qui euh, qu aurait dû, au moins lui, en fait, en sachant que lui est de toute façon 2-3 dixièmes moins vite en moyenne qu'Alonso en qualif, euh, de ne pas tenter avec lui euh, ce qu'ils ont tenté qu'Alonso. C'est ça. Parce qu'il ouais, il est à 2-3 dixièmes d'Alonso en Q1, pas plus. Hein. Donc, euh... ouais. Moi, c'était pas long. C'est de, ça... de là que ça part en fait, pour lui. Donc, après, effectivement. Ben... T'en pars de loin, c'est plus difficile. Hein. Même Hamilton, 13, 13 à 6, euh, il, a dû, il a dû bien galérer aussi pour, pour remonter. Donc, donc, euh, mais c'est vrai que sens oui, sens. Je, chez Aston Martin, quand ouais. j'ai vu la Q1, je vous avoue que c'était un peu la soupe à la grimace en me disant Oula, c'est un. Retour à, la, retour à la réalité puis finalement ça s'est très bien passé après pour, euh, pour Alonso donc oui avec, voilà, avec ce c'est vrai que les tentative. livres c'est vrai que les livres avaient été terribles hein, pour Alonso c'était pas, pas génial pour d'habitude bon. ça rentrait un peu le avant un peu comme à Bakou hein. finalement les essais Abaku enfin l'essai la séance d'essais Abaku n'était pas aussi euh, étincelante que ce qu'on avait pu voir habituellement mais ici franchement euh, Alonso ah, ré... c'était pas bon en qualif en qualif non plus et là par contre en Miami en qualif Alonso a vraiment été impressionnant et puis en course bah c'est Alonso donc c'est le métronome quoi C'est ça parce qu'il a jamais été il y a, il y a eu avec, avec Sainz la bagarre quand même à distance hein, avec, euh, oui. au niveau de l'aérostand où Sainz aurait pu bon, voilà, se, se retrouver bien devant s'il n'avait pas fait euh, cet erreur entre stands mais sinon à part ça il n'a pas été du tout euh, gêné, du tout inquiété pendant tout le Grand Prix, c'était une course assez, assez calme, je vous avoue allez, on est entre nous là, je regarde il y, y, y a trois viewers Donc voilà, on est entre nous, on n'est pas <rire> bloqué les, les gens qui sont là mais Bon, quand vous me dites qu'il y a les deux Red Bull qui vont devoir se battre à un moment donné de la fin de la course et qu'elle est troisième, bon, voilà, c'est humain J'ai commencé à y croire, et puis non, hein, pas du tout. C'est vrai, on en a pas parlé d'ailleurs. Ils ont été hyper euh, courtois entre eux, les deux ouais, pilotes. Très très mais, euh, ouais. mais de toute façon, Perez n'a pas le choix parce que si Perez provoque un accrochage avec Verstappen, on lui dira un balance terminé. Et si Verstappen provoque un accrochage avec Perez, ils s'en foutra de toute façon, puisque c'est Verstappen. <rire> Donc, ouais, <c> <rire> Pérez. Les... Voilà, Perez, si fait... ouais, quand même, fais gaffe, merde. Que... Puis Verstappen, quand parce même, que... Perez, il aurait pu faire gaffe. Oh <rire> <rire> <rire> Turquie, Turquie 2010, ils, ils accusent Weber alors que c'est clairement Vettel qui met un coup de volant et Bakou 2018 c'est genre oh non mais il n'y a pas vraiment de responsable alors que celui qui ferme la porte c'est pas c'est vers sa femme. Non mais ça pour ça je, me, je pense que Perez a tout à fait à faire attention mais c'est vrai que on aurait pu avoir une bataille un peu plus sale on va dire et là dessus pour l'instant c'est propre. Après je pense que Perez est bien conscient que Il ne peut, peut pas tenter un coup de poker comme ça à ce moment-là de la course et autant, autant assurer les 18 points. Oui, ça, il savait que le rythme n'était pas là. Donc, non, désolé pour Fernando, mais ce n'est pas encore pour tout de suite là. la grosse bagarre. Non, mais bon. tant qu'il marque 15 points tout le temps, moi, je suis content. Écoutez, c est, c est... Tant qu'il reste sur les podiums, hein, voilà, ça, me, ça me dérange. Absolument. Ah, oui, mais voilà. D'ici la fin de l'année, ça va commencer à gueuler. Pourquoi on n'est pas deuxième et pourquoi si, pourquoi ça, et pourquoi ça ne progresse pas en développement. Et, et il partira, voilà. je ne sais pas, chez As. Mais non, ça, ça arrivera à la fin de l'année prochaine, ça, tranquillement. Là il, va, là, il va encore croire que tout va bien. Non, mais par contre, ce qui est très fort, c'est cette euh, communication radio, <rire> où il dit quand même « Hey, Lens, euh, chapeau, Bobo, beau beau, c'est bien. Il... » <rire> Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont, ils ont peut-être ou coupé, ou alors il a préféré rien dire, mais <rire> tu sens vraiment la, la, la communication radio dire « Hey, Lens, super dépassement, bravo, il est en quelle place ?» Et il s'attend à une place dans les ponts, un truc euh, qui a oh. de la gueule. « Bah, treizième. » Et là, il y a du se retenir de dire Ah Et eh bah, pour la. <rire> ah merde Mais, euh... Mais après, c'est vrai que tu, tu te demandes quand même. Enfin, euh, le mec, est pilote de F1 et tout. Il a temps de regarder ce qui se passe sur les écrans, de voir que c'est la Martin, de voir un dépassement et tout. C'est vrai qu'il a quand même gens... regardé l'écran pendant 5 la... secondes, quoi. As la moitié des gens dans la tribune en face de l'écran, ils n'ont pas compris ce qu'ils voyaient. Et lui, il passe, <rire> il passe 3 parce secondes que... devant, il te dit « Ah oui, super dépassement, machin ». Limite, il aurait pu dire « Ah, j'aurais les 3 lettres plus tard, tu vois, là, il aurait, pu, <rire> il aurait pu se rendre la partie plus facile. Enfin, » Mais après, euh, après la, la course, Mike Crack a dit que c'était euh, l'habitude d'Alonso de, de, de se mêler de tout, entre guillemets, positivement, <rire> en fait, parce qu'il euh, est, il est sur tous les fronts. Donc, euh, il donne des conseils à l'équipe. Euh, la dernière fois, à Bakou, il dit euh, « T'es le réglage de frein, c'est une bonne idée. Euh, » il, il, il s'occupe de tout et en fait c'est vraiment il est omniprésent et je pense que euh, je pense qu'il est en train de faire ce qu'il a jamais vraiment réussi à faire chez Alpine en revenant c'est vraiment euh, se mettre vrai. au centre de l'équipe mmh. c'est à dire qu'à la fois il est le leader naturel parce que Stroll ne vaut pas au con et à la fois il est le leader euh, dans, les, dans les faits parce qu'il est sur tous les fronts et en fait bah, il a raison parce qu'au final il faut euh, ils ont besoin de ça aussi Aston Martin c'est une équipe qui est quand même euh, qui n'est pas si jeune, mais qui est en tout cas en pleine mutation. Euh, c'est une équipe qui est habituée à fonctionner avec de petits moyens pour viser une quatrième place au championnat. Et aujourd'hui, c'est l'équipe qui va commencer à viser la victoire, à espérer viser des titres. Et il leur faut quelqu'un qui sache faire tout ça. Et là-dessus, en, en ça, l'association avec Alonso est très très bonne, puisque justement, lui a déjà vécu tout ça et est le leader dont ils ont besoin. Donc là, effectivement, on voit qu'il prend le truc à son compte et qu'il qu a probablement... Euh, un jour ou l'autre sur la tête de l'ingérence sur la fonction de quelqu'un d'autre, mais au moins il dit, voilà, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, et bravo, machin, bravo, machin, donc ça montre son application. Ouais, c'est très politique, évidemment, aussi, hein. Évidemment, en, en, en, ça vit sur le papa aussi, il y en a derrière, c'est, voilà, je, je prends soin du fiston, je suis là pour que dans les 10-15 prochaines années, ce soit votre leader, voilà, c'est, pour l'instant, on brosse dans le sens du poil, tant que tout va bien, ça, ça va dans le bon sens, voilà, ça. après, quand il faudra attaquer le sous-poil, C'est là que ça commencera à gratter un peu. Donc, euh, voilà. Donc voilà. Par contre, j'ai une, une petite info exclue Next Gen par rapport à un développement que Alonso aura sur sa monoplace à Imola. Ce sera d'ailleurs le seul à avoir ça. Euh, il aura un nouveau volant avec un écran un peu plus grand et euh, une, une nouvelle molette avec 21 positions. Sur la première position, il y aura, il y aura le stream F1 TV général. Et sur les 20, sur les 20 autres, il y aura les, les on-board de chaque pilote. Voilà. Comme nous, ils s'en battent un petit peu pendant les courses. Voilà. Ils ont décidé de lui offrir un abonnement. Il apparemment de... il, aura, il aura aussi un accès à BetClick en direct pour faire ses paris <rire> Parce bille, machin <rire> il surveillera ses, <rire> ses bitcoins aussi vous en faites pas il, faudra... il va se faire plaisir mais Euh, vous pensez qu'il fait, fait ça aussi avec le, le cuistot, tout ça il... Ah, euh, vraiment, dites au cuisinier que j'aurais rajouté deux cuillères à soupe de paprika quand même dans, le, dans la préparation, pas... Bravo pour la raviata mais ça manquait un peu de sel. Hein. Oh là là, superbe blanc de poulet, enfin, c'est extraordinaire s'il fait tout ça. Comme il nous le dit sur YouTube, Alonso, il monte les stands le jeudi et il vide les poubelles le dimanche. Enfin, c est, c est... Il, il est vraiment est absolument vrai, est... partout. Les toilettes n'étaient pas super clean entre 13h12 et 13h15. <rire> Je ne sais pas qui fait le ménage. Je suis qui devient Oui, que... parce que là, hier, on l'a vu dans le, dans le MediaPen en, en train de renifler des fleurs <rire> avec un air tout joyeux. On dirait vraiment un chiot, tu sais, il est insouciant, il est, il est tout content. Tu découvres la vie et et donc... à 41 ans, c'est extraordinaire, ah ouais, non, moi j'aime beaucoup. Ça, vraiment... Surtout qu'on est, on est on, soyons, enfin, d'accord, elles étaient certainement en plastique, je sais pas, il a eu l'air de... Mais il a, oui, il avait l'air d'avoir humé quelque chose d'agréable, alors peut-être. Oui, Matt. It smells like a flower. C'est le Grand Prix de Miami, Manu. Je serais même pas étonné qu'ils aient mis des fleurs en plastique et qu'il y ait des gens il qui soient parfumé. payés pour en faire des chips chips de parfums euh, lavande, machin, tout ça. Ce serait, ce serait tout à fait, euh, fait bon, possible. Euh, hop, ensuite, eh bien, ah, bien écoutez, on va parler de, de Mercedes. Quatrième place pour George Russell, sixième place pour Lewis Hamilton. Bon, Hamilton remonte bien aussi, hein, je vous avoue que là, il a fait une, une, une belle course. Enfin, elle est particulière parce qu'autant la remontée de Verstappen était visible, hein, je veux dire on n'était pas surpris euh, et on, on voyait bien ce qui se passait, Hamilton, tantôt j'avais l'impression qu'il galérait énormément, on avait l'impression qu'il était vraiment englué, parfois il était vraiment beaucoup plus rapide, donc c'est plus une surprise de le retrouver à cette place-là. Et George Russell fait, fait le travail, euh, mais c'est compliqué, je ne sais pas si vous avez la même, euh, le, la même impression, mais c'est vraiment compliqué de savoir en fait, où ils en sont chez Mercedes, et je pense qu'eux non plus, parce que Bakou, ça s'est euh, pas bien passé du tout, l'Australie s'est mieux passée, enfin, elle n'est pas très stable en, en termes de performance. Je, je vais juste commencer, c'est tout l'inverse de Ferrari, en fait. Euh, la voiture ne fonctionne pas en qualif, mais en course, elle, elle est là. Chez Ferrari, c'est tout le contraire, en fait, et ils n'arrivent pas à la comprendre, comme Ferrari n'arrive pas à comprendre la monoplace, c'est-à-dire toutes les, ces deux équipes qui ne comprennent pas leur monoplace à 100%, l'une c'est en calif, l'autre c'est en course. Euh, mais comme toi euh, Michael, pendant la course, euh, quand Hamilton était euh, encore faire son arrêt, puisque lui il, avait, il était en stratégie un peu inversée, donc il partait en dur et déchaussait les médiums après, je le voyais retomber assez loin après pendant son arrêt, je ne le voyais pas effectivement reprogresser autant, en tout mmh. cas pas jusqu'à la sixième place, Et d'ailleurs, il l'a dit. Enfin, l'article sortira sortira demain sur sur un Il s'est régalé. Il a dit autant en bas-coup, je me suis, euh, j'étais démotivé, voilà, de, de reculer, de perdre des places et tout. Autant là, voilà, j'ai retrouvé. Je, je, je, retrouve, je sais pour ça, pour que je, je cours. C'est ce qu'il a dit. C'est pour me battre, pour dépasser. J'ai dépassé tellement de temps de F1 différentes. Enfin voilà, il était euh, ouais, il était comme un jeune débutant qui, qui découvrait la F1, à ouais, qui on donnait un beau joujou et qui fonctionnait quoi. Donc euh, Donc ben, nul doute qu'il est, qu est motivé, qu'il attend aussi euh, bah, comme Russell maintenant les, les évolutions d'Imola. Euh, mais euh, voilà, non, super course de la part d'Hamilton. Euh, Russell aussi parfait. Super jeu d'équipe entre les deux. Voilà, euh, Hamilton, il n'a pas laissé. Euh, il a pas laissé un dixième euh, de trop Russell derrière lui. Passer bon moment pour que Russell puisse attaquer Sainz. C'était parfait. Quoi. Je veux dire, euh, pour l'instant, tout fonctionne bien en termes de communication, en termes d'opérationnel chez Mercedes, ce qui fait qu'encore une fois, ils optimisent à mort leurs résultats par rapport à la voiture qu'ils ont. Euh, ils sont effectivement troisième du championnat. Ils ont gra gratté quelques points à Aston. Voilà. Euh, si les évolutions d'Imola fonctionnent, euh, voilà, on en reparlera juste après le, la partie sportive de la course de Mercedes. Parce Il y a eu la question dans, dans, dans le chat plutôt de savoir à quel point la voiture serait différente. J'ai quelques éléments de réponse à vous donner. L'article sortira aussi demain sur Nageno Auto. Euh, mais voilà, bon, chapeau aux deux pilotes parce qu'ils voilà, ont, ont été impeccables en course. Mais ils subissent effectivement en, en qualification euh, une voiture qui n'est pas du tout euh, taillée pour la performance pure. Quoi. Mm. Manu. Ouais, C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'ils sont, euh, sont tous les deux tout le temps à l'optimisation de la voiture. Alors, des fois, Russell est devant, des fois, Hamilton est devant, c'est variable. Là, ce week-end, Russell a été plus fort, mais Hamilton fait une très belle remontée et, euh, et malgré tout, on grange des points quand même importants. Il reste devant Russell au championnat. Mais, euh, et puis surtout, ouais, Mercedes continue à, à glaner des points là où, euh, où, enfin, plus que Ferrari, puisque Russell fait un très beau dépassement en plus sur Sainz. Et, euh, et ouais encore une fois, comme tu dis, ils optimisent tout. Donc, euh, c'est euh, comme l'an dernier, c'est l'art de limiter la casse. Et, euh, et ça fonctionne très très bien, et c'est vrai que je ne serais même pas étonné que, que si le concept le nouveau concept fonctionne bien, et puis ça allait en gagner nous deux, parce qu'en fait on sait très bien que le jour où euh, ça, va, ça va foirer chez Red Bull, ils seront, ils seront à l'affût pour en profiter, Alors, évidemment il y aura aussi Alonso, mais euh, clairement ça peut être, ça, ça peut être à eux que ça, sur eux que ça retombe en tout cas. Alors puisque vous êtes avec nous ce soir et donc on, ben, on vous gâte, on vous donne des infos en avant-première, c'est aussi l'avantage de venir regarder Grand Prix avec nous tous les mardis soirs ou tous les lundis soirs quand, quand on ne peut pas le mardi. Donc On vous donne quelques petites infos qui ne sont pas encore sorties aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on était encore en mode bouclage de course, hein. il y a encore beaucoup de choses à dire sur la course même si elle n'a pas été extrêmement passionnante pour beaucoup. Donc voilà, on a, on a fini hier, dans même cette nuit je crois vers 1h ou 12h du matin avec, avec Manu, donc, C'est vrai qu'avoir une émission Grand Prix aussi, aussi tôt euh, dans la semaine par rapport à un bouclage de course, c'est rare. Donc ouais, ça fait moins de 24 heures pour nous que, que c'est fait. Donc pour la, les évolutions de la W14, donc Wolf annonce donc évidemment une nouvelle carrosserie, complètement différente, mm. euh, nouvelle suspension avant, et nouveau plancher. Plus pas mal d'autres choses, il parle d'une grosse opération, une grosse chirurgie. Voilà. Donc voilà pour les détendus des grosses modifications à attendre Donc, euh, mais la partie carrosserie sera vraiment la plus visible évidemment ça c'est les, les nouveaux termes c'est pas mal aussi c'est les nouveaux termes qu'on terme peut terme. pas dire voiture B ça quand même quasiment hein, parce que bah, c est c est, ça ouais. touche vraiment aux mécaniques maintenant c'est très voilà euh, c'est clairement une voiture B de toute façon à mon avis oui. elle, va être, elle va être méconnaissable je pense que le Que, encore une fois, c est, c est, ils ne sortent pas nulle part ce concept Alors, on rappelle qu'ils ont bossé dessus cet hiver et qu'ils avaient décidé de conserver le zéro ponton mais effectivement maintenant, ça ne fonctionne pas, ils vont repasser avec une voiture, je ne vois pas trop Ward qui demande dans le chat s'ils vont remettre des pontons, oui a priori ça va être une, des pontons type un peu Red Bull avec euh, sûrement une entrée d'air assez haute euh, et assez, assez fine mais effectivement il y, y aura le côté ponton pour rediriger le flux d'air vers l'arrière puisque là en fait on se rappelle que justement la voiture a trop de traînées et pas assez de d'appui, et notamment à l'arrière, ça donc du coup, elle a, elle a pas assez d'appui et pas assez de, de grip, parce que, justement, euh, le, le concept zéro ponton ne re, redirige pas assez l'air vers l'aileron arrière, le beamwing, les suspensions, etc., et surtout le diffuseur, et euh, malgré l'ajout de cette année d'un capot moteur vachement plus sculptural, ça n'empêche pas que la voiture n'a pas ce qu'il faut derrière. On voit que toutes les équipes ont mis, euh, ont mis ce qu'on appelle le canon cooling donc c'est vraiment euh, le, le, le capot moteur très large en haut, Mais il y a aussi, en bas, les pontons qui font ce qu'on appelle du downwash, donc qui descendent de l'air vers les suspensions pour qu'il y ait à la fois de l'air qui arrive vers le diffuseur et à la fois vers le beam wing. Et en fait, chez Mercedes, je pense qu'ils n'ont pas ça, tout simplement, parce que la voiture est trop fine. Donc, du coup, ils sont obligés de compenser. Et là, ça va être le cas avec cette nouvelle voiture. L'agencement le... de l'intérieur ne devrait pas changer. Hein. De toute façon, euh, c'est juste de la carrosserie qui va être ajoutée. Sûrement, les radiateurs vont changer de position, puisque là, ils étaient verticaux et, euh, et assez proches du... Enfin, comment dire, ils étaient vraiment latéraux. Je pense que là, ils vont être plutôt de face là, comme, comme les autres, en fait, en, en diagonale. Mais sinon, à part ça, le reste ne devrait pas beaucoup changer. Et c'est vraiment une question d'aéro, essentiellement, qui va aller avec le plancher en plus. Non, oui, c'est ce qu'il qui dit dans le chat, en fait. C'est que l'avantage effectivement de la Mercedes W14, c'est qu'elle est extrêmement compacte en termes d'intégration, moteur, refroidissement. Oui. Donc ils ont une grande latitude pour effectivement travailler cette partie aéro-carrosserie, donc ponton et, et arrière, effectivement, pour un petit peu inverser ben, un petit peu les, les priorités qu'ils avaient données sur ce, ce concept-là. Euh, je ne suis même pas tellement sûr que les, que les radiateurs changent énormément, ils, ils le feront. Voilà, c est, c est pas très, euh... On nous parle effectivement de la, pour comment Mercedes arrive à sortir un, un tel nouveau concept malgré le budget plafonné. Effectivement, c'est l'intégration. En général, quand on change de concept, on va aussi changer beaucoup de dispositions de pièces à l'intérieur d'une F1. L'avantage de Mercedes, c'est qu'il part d'une F1 déjà très compacte en elle-même en termes de mécanique. Donc, il euh, n'y donc a pas besoin d'aller dans le développement coûteux de, de réintégration de ces éléments. Donc, en fait, ils peuvent même leur donner un peu plus d'aise, enfin, d'aisance, de, enfin, de latitude dans la, dans la, sous la carrosserie pour effectivement bah, jouer à fond la partie aéro nécessaire pour bah, voilà, regagner un peu en vitesse de pointe et perdre d'entraîner et puis voilà bah, générer l'appui autrement hein, parce que l'appui il, il savait générer l'appui savait générer en mettant la voiture beaucoup plus proche euh, du sol mais sauf que bah, ça rebondissait beaucoup trop voilà, le, le, le port enfin Marswinaj effectivement c'est c'est vraiment ce qui leur a coûté très très cher dès le début de la saison dernière et c'est ce qui a foutu en l'air leur, leur concept hein, clairement On ouais. a l'ELS 67 qui pose une question qui n'est pas si bête, mais qui ne demande pas de crash test de prévu. Alors non, parce que euh, en fait, ce que tu vois sur la voiture, les deux ailettes entre guillemets, qui sont au-dessus des non-pontons de la Mercedes, ce ne sont pas des ailettes aérodynamiques, ce sont les, les endroits du crash test. En fait. Ce sont les, les structures imposées ouais. par la FIA. Donc en fait, comme on va juste mettre des pontons autour, autour de ces structures-là, mais que les structures ne vont pas changer, il n'y a pas de raison de refaire un crash test, euh, puisque voilà, c'est exactement le même, le même système. Donc, ça n'est euh, qu que de la carrosserie. C'est un, un, ouais, un châssis avec 4 euh, tubes qui sortent, enfin 2 de chaque côté, et c'est ces deux tubes-là ah. qui prennent les impacts. C'est tout. Tout le, tout le reste du ponton, effectivement, n'est que, que du carbone et c'est pas là pour venir, euh, pour venir prendre des, des chocs. Et, et au moment ça devrait y être pour Silverstone. Non, non, pour Imola, hein, dans 2 semaines déjà. Euh, euh, ouais. ça, ça vient vite. Hein, ça, okay. C'était la dernière fois qu'on voyait la voiture zéro ponton, a priori. Mais bon, comme ça, ils peuvent faire une version C pour Silverstone, une D pour Singapour, une E pour Abu Dhabi, <rire> si vraiment ça n'a pas marché, Et voilà, ils sont, ils sont largement de, de, de bon, quoi faire. On la politique McLaren euh, dans les années 2000, ça. Avec ah, la oui. MP4-17D en 2003. Et même à l'époque, la MP4-1, je crois que la MP4-1 ouais. jusqu'à D ou E, quasiment, enfin, c'est assez, assez imposant. Ouais, euh, Sombra l'indiqué nous dit, est-ce que c'est déjà arrivé un F1, une voiture B qui fonctionne vraiment mieux Oui. C est, c est Très oui, oui. Mieux. Très souvent, bon, Williams, Williams 2004 avec la voiture Morse qui devient une voiture normale et qui gagne en fin de saison par exemple c'est la première que je pense MP4 19B chez McLaren en 2004 qui gagne en fin de saison aussi et puis euh, même plus récemment il y a eu des grosses évolutions Alors, maintenant ils appellent moins voiture B mais il y a eu des voitures qui ont beaucoup évolué je pense à la Ferrari 2019 qui est vraiment une version B à partir de de la pause estivale avec un museau revu et un meilleur appui à l'avant et euh, qui gagne euh, dès la Belgique et Monza puis, après, après oui après Il faudrait revenir beaucoup plus loin en arrière dans le, dans, le, dans, le, dans le passé. Il y a souvent eu des voitures qui ont duré en termes de base 1, 2, 3, 4 ans. Des fois, voilà. c'est par exemple la FW14 et la FW14B. Voilà, c'était la même base. Et pas de c'était pas de place oui. différente. Alors, à quel point était-elle différente Je trouve pareil aujourd'hui. On a effectivement l'habitude de renommer les voitures chaque année, mais beaucoup de voitures aujourd'hui sont des évolutions. Je veux dire que là, on aurait appelé la RB19, une RB18B. Je pense pas que ça aurait choqué qui que ce soit, quoi. C'est clair, mmh, clairement vrai, il un peu. Oui, tu faisais semble-t-il tout à l'heure, mais je ne sais pas, ça bon. a l'air d'aller un peu mieux. C'est bon. ma foi pas mal. Tiens, il y a une question de Sauveur France qui est annexe, mais euh, c'est vrai qu'on aime bien quand on vous donne un peu les secrets de fabrication, tout ça, mais ils nous il demandent, est-ce que c'est embêtant pour le site, que j'ai l'auto donc, que des comptes Twitter relèvent vos articles en utilisant les éléments de l'article dans les tweets, par exemple Même s'ils créditent, est-ce que ça ne vous bouffe pas certains clics, justement À la marge, mais à mon avis, oui, c'est sûr que... Bah, si c'est une phrase ou deux, comme ça, pour mettre un point, un accent, je pense, ou euh, deux, trois phrases, histoire de, de faire un aperçu. Après, c'est sûr que s'il y a des captures d'écran de l'article complet, non, c'est pas, euh, pas jouable. Mais... Non, moi, aussi, euh, ça me gêne pas. Moi, ce qui m'embête beaucoup plus, c'est quand on se coltine euh, Manu, Paul, Alex et moi, euh, de se traduire euh, quasiment tout ce qui se dit, euh, que ce soit en termes de communiquer des équipes, en termes de euh, conférences de presse, euh, pilotes, euh, conférences... Euh, équipe, voilà, patron, parce que nous, on, on se les fait, quoi, euh, et que derrière, c'est effectivement, bah, on prend nos traductions bah, sans sans nous citer, <rire> en termes de boulot, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, voilà, on a avec le temps, voilà, ça fait, ça fait quoi, 13-14 ans qu'on bosse ensemble, moi, beaucoup plus de temps, j'ai préféré ne, ne, ne plus prendre, prêter attention à ça, je vais me satisfaire du lectorat qu'on a, voilà, on est... Aujourd'hui, un site qui marche extrêmement bien, qui est très très fort en termes francophones. Je ne sais pas si on est premier ou deuxième, mais en tout cas, on est très très bien placé. Et c'est à ça que je vois qu'effectivement, que, les gens reconnaissent où trouver l'info, et en premier surtout. Voilà. Mmh. Moi, vous remarquerez que ça n'est pas un problème qui me touche. Hein, très clairement, Moi, on n'a jamais repris mes propos. <rire> jamais, ça... Euh... <rire> J'aimerais aussi dire qu'il faut que les gens arrêtent de traiter les sites de putaclic sans vraiment savoir de quoi ils parlent, parce que... Ce n'est pas parce qu'on fait un titre qui va forcément un peu aguicher le lecteur en mettant la phrase la plus forte ou, euh, ou le propos le plus important qu'on qu fait du -a clic. On, on fait en sorte que les gens viennent nous lire parce qu'aujourd'hui, le boulot des réseaux sociaux, c'est que nous, on y poste nos articles, les gens voient un, un article avec un titre et tout et cliquent sur le lien si le titre les intéresse. Merci. Si on met euh, « si Max Verstappen est content euh, » ou « Lewis Hamilton est content », je pense que personne ne va cliquer. Si on met un propos fort dedans, les gens cliquent. Mais ce n'est pas du putaclic à partir du moment où le propos est dans l'article. Donc, on m'a encore traité, on m'a encore parlé de ça tout à l'heure et c'est un peu gavant. Et en fait, non, du moment que le propos est dans l'article, ce n'est plus du putaclic. C'est juste un titre bien choisi pour le SO et le référencement et à la fois pour que les gens cliquent. Donc, euh, ça, ça c'est aussi une mise au point qu'il faut faire avec certaines personnes. Et tant qu'on est dans les apartés, en plus de traiter effectivement les 20 pilotes, les 10 équipes, les 6 patrons de la conférence euh, du vendredi, les 10 patrons après les à la course, on se farcie aussi, euh, on est les seuls à faire ça, euh, une galerie photo absolument incommensurable euh, pour ce week-end. C'est quand même près de 6000 photos que vous avez en haute définition sur le site. C'est le record, je crois qu'on n'a jamais eu autant de photos. Bon, c'était Miami, il y avait des stars, des célébrités, ça a forcément attiré un peu plus les photographes qu'autre chose. Mais voilà, on arrive, on arrive quasiment aux 6000 photos sur le site. Donc, euh, voilà. et, les, et les photos du, du lundi soir, celles que vous voyez en best-of, ce ne sont pas du tout une compilation des photos que vous avez eues jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est des, ah. des photos complètement nouvelles. Donc, euh, donc mais, voilà. mais du coup, Franck, il y a eu plus de photos des sœurs Williams Ou des voitures Williams, Williams. La... Euh, non, <rire> non, non les, vo les voitures Williams. Bizarrement, là où j'ai le, le, le eu moins de photos, c'est McLaren, mais bon on, on en parlera plus tard. <rire> bizarrement, ah, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas si le mot est bien oh, trouvé. Ouais. Mais... <rire> mais, mais, mais Franck, c'est parce qu'ils n'étaient pas à Miami, c'est pour ça c'est ça bah je pense que McLaren aurait dû avoir Elon Musk et Jeff Bezos chez Red Bull pour avoir peut-être attiré un peu plus de photographes mais bon ils n'avaient pas le bon milliardaire chez eux apparemment <rire> ouais puis ils n'avaient pas de résultats aussi. Mathieu nous dit 6000 photos mais c'est à peine plus que Force India quand ils ont fait la, la Racing Point de 2020 <rire> ah, ah oui oui avec tout ce que les ai de j'en vous pouvez reconcevoir une Formule 1 de A à Z hein, sans problème c'est ça <rire> Impeccable, en plus en haute qualité et tout, c'est absolument nickel. Euh, bon, on a, on a dit que Mercedes, ça s'était plutôt bien passé. Il y en a chez ouais. qui ça s'est moins bien passé, Ferrari. Euh, Ferrari avec la cinquième place pour Carlos Sainz, septième place pour Charles Leclerc. Et bon, c'était... Moi, j'ai vraiment eu mal au cœur de voir Charles Leclerc galérer derrière Magnussen pendant 40 tours quasiment. C'était affolant. Ah, bon. Avant même la course, ça m'a encore fait galérer de voir Charles Leclerc faire deux sorties de piste, euh, trois en moins de huit jours. Mmh. Ça commence à faire Genre. beaucoup. Euh, voilà, Je veux dire que certes, il ne joue pas le championnat et qu'il oui. euh, faut, il faut essayer de trouver un peu des dixièmes à gauche, à droite, là où il peut. Mais euh, au bout d'un moment, euh, Verstappen et Perez, ils n'en font pas des conneries comme ça. Quoi. Euh, donc... Euh, je, je, voilà, donc ça, c'est le, le point de départ de son, de son grand prix un peu, un peu galère. Il, il est là. Hein, sinon, il va peut-être être, être en, en première ou pire en deuxième ligne. Hein, parce qu'en en vitesse, vitesse pure, Leclerc, il, il vaut ça avec une Ferrari qui est même pas terrible. Alors, sur un tour, elle est pas trop mal, mais sur, en course, elle est, ils savent pas. En, fait, en course, ils savent pas. Des fois, elle est bien, des fois, elle est pas bien. Euh, pareil, on, on sortira aussi un article demain. Il ça, y, a, y a pas mal de petites choses intéressantes dans, dans l'article. Euh, Ils savent pas en fait d'un tour à l'autre ça peut être complètement différent d un, d un, sur un tour dans un, un virage la voiture peut être survireuse dans le tour suivant elle peut être sous-vireuse euh, quand il y a du vent c'est apparemment c'est une catastrophe c'est une plaie à Miami il y avait beaucoup de vent ce week-end ça va leur jouer des tours donc ouais, ouais je vous conseille de lire aussi l'article demain matin ou demain après midi je sais pas quand est-ce qu'on sortira sur, sur Ferrari mais ouais week-end galère tant qu'ils tant qu comprendront pas leur voiture je veux dire que ça en restera là quoi attends alors, on doit voir les évolutions d'Imola, elles devraient aider à mieux gérer les pneus et à, surtout à réduire la sensibilité au vent de la voiture. Après, ouais, je n'ai pas ouais. plus à dire. Pour une fois, Sainz fait un meilleur week-end, enfin, bon, en tout cas, une meilleure course que, que Leclerc, je trouve. Alors, en course, il y a eu des... En course, c'était encore bizarre, parce que Leclerc était un peu englué derrière les voitures, mais quand Leclerc avait de l'air propre, et Sainz aussi, il lui collait quand même ses 3 dixièmes hein, autour. Euh, par contre, c'est vrai que, euh, effectivement, Sainz fait un meilleur week-end, il n'y a aucun souci. Leclerc se sort deux fois, Sainz zéro. Euh, voilà, là-dessus, évidemment je suis souvent critique sur Sainz, mais euh, il fait un très bon week-end au demeurant. Et surtout, il a l'air, finalement, que la voiture est totalement imprévisible, il a l'air de mieux la compenser. C'est vrai que Leclerc fait deux conneries. Alors, la première, moi, je, je l'ai un peu défendue parce que euh, bah, en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est le train arrière qui lâche. Alors, euh, il a, il a, ils ont des gros problèmes de talonnage chez Ferrari. Il a lui-même dit, et c'est vrai que j'ai vu des... Euh, des... Euh, comment... des vidéos, et puis en, en faisant un peu pause écran par écran, tu vois que la voiture talonne énormément. En fait, dès qu'il passe sur le vibreur, Euh, Peut-être un peu trop violemment, ça tape très fort, ça talonne et du coup le train arrière est délesté et la voiture euh, il perd le train arrière les deux fois. Donc le, le vendredi il récupère le train arrière et en fait du coup il se retrouve dans la partie sale, il n'arrive pas à arrêter la voiture, il tape. Et euh, le samedi alors là le train, la voiture à partir du moment où ça décroche euh, il est passager. Et c'est vrai que euh, voilà ça fait deux, deux bêtises, euh, il cherche la limite. J'ai l'impression qu'avec cette voiture c'est très difficile de la trouver. Je cherche pas toutes les excuses du monde non plus, hein, il a qu'à être. Ben là, malheureusement, il y a une voiture qui n'est pas prévisible, il faut rouler à 95%, c'est triste, mais c'est comme ça, mais euh, c'est vrai que la Ferrari a l'air de ne pas pardonner, dès qu'ils sont à la limite, et qu'ils atteignent la limite, il n'y a pas de petits, euh, petits décrochages, comme on a pu voir de Verstappen, par exemple, rater un freinage, ou euh, une chose comme ça, euh, eux, c'est tout de suite quelque chose de, de dramatique, donc euh, c'est déjà le cas l'an dernier, on avait vu beaucoup de sorties de pistes de Leclerc et Sainz, qui, qui, qui venaient comme ça, à haute vitesse, avec des décrochages qui... Euh, qui ne prévenait pas, et euh, c'est triste d'ailleurs de voir qu'une équipe comme Ferrari n'est pas réussi à résoudre un problème pareil, qui est quand même un vrai problème structurel, et qui pour moi, euh, en changeant de suspension du l'aille sur l'autre, se corrige, mais surtout peut se résoudre en partie en changeant le plancher, et l'an dernier ils ont très peu d'évolution, et aucune évolution n'arrive à atténuer ça, et un an après, on voit qu'ils ont toujours le même problème et comme le disait Vasseur, c'est 5 euh, tours ça va, 5 tours ça va plus, et il n'y a pas de raison, quoi. donc c'est très compliqué à très compliqué chez Ferrari et malheureusement pour eux, en fait avec une voiture si inconstante, on verra ce que donnent les EVO, mais actuellement je ne les vois même pas euh, se battre avec, sur la, la longueur de la saison contre, contre Aston et, euh, et Mercedes. Ça va devenir, ouais, c'est vraiment euh, malgré la bonne saison qu'il y a eu l'an dernier, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce, ce step auquel on pouvait, euh, pouvait s'attendre chez Ferrari, mais là c'était compliqué et puis bah, bon, Là bah... du coup, on pourrait mmh. même dire que Binotto a été vi finalement viré. Là à juste titre parce que c'est comme ce qui est sorti ouais. là c'est comme le produit de, de... son leadership de... de... c'est ça de ouais. son leadership donc on n'a <rire> pas arrêté de leur dire hein. de toute façon on ne pourra pas dire qu'on ne les a pas prévenus l'an dernier on n'a pas arrêté de leur dire que la méthode bidoto de dire que de toute façon on joue pas le titre c'est pas grave machin n'était pas la bonne parce qu'un titre en Formule 1 ça passe une fois et parfois il faut juste savoir saisir le train au bon moment et, et là on voit que, euh, et... la chance est passée quoi c est, c est, ça semble, ça semble ouais. terrible alors ça peut remonter évidemment hein, mais ça paraît quand même compliqué non, mais les, les, les propos de Binotto l'an dernier qui dit qu on vise pas le titre alors qu'ils ont gagné trois courses sur le début de saison et que euh, tout ça parce qu'ils ont planté quatre courses à la suite à Leclerc et que euh, derrière il te dit non mais de toute façon nous là on est en train de bâtir pour viser le titre l'an prochain bah non effectivement c'était du flanc et euh, effectivement remplacer Binotto par Vasseur était sûrement une bonne idée donc euh, après Vasseur arrive vraiment sur un gros chantier et faut pas lui en vouloir que ça ne décolle pas tout de suite hein, de toute façon avec la voiture qu'ils ont Et Je pense que le département technique, mal structuré comme ils l'ont, euh, il faut du temps. Donc, euh, mais pour moi, il ne faut, faut pas virer les gens qui sont à la tête du département technique. Il faut juste euh, revoir un peu les attributions de chacun. Il ouais, y, y a une trentaine d'ingénieurs qui doivent venir normalement. D'ici ouais. fin juin sur l'encroisseur. vasseur il y a eu quelques jolies têtes euh, pensantes chez Red Bull qui étaient visées. On pensait notamment à Enrico Balbo, euh, directeur de l'aéro, même de Red Bull. <rire> pas rien, donc monsieur ouais, qui connaît la, tous les secrets de la RB19 et même Pierre Vacher aurait été visé, donc un bon pote à Vasseur, mais apparemment bon, les deux auraient décliné, si on en croit la, la presse italienne, effectivement les deux auraient décliné tout transfert vers, vers Ferrari, après il se dit que Laurent Méquias pourrait être une monnaie d'échange voilà, pour, pour effectivement libérer des ingénieurs Red Bull plus tôt Parce qu'on rappelle que Mekies a quand même un contrat apparemment qui règle aussi jusqu'à fin 2024. Donc, euh, donc voilà comment, comment effectivement faire venir Mekies euh, dès la fin d'année euh, chez Tori, sans que, effectivement Red Bull euh, ne cède pas quelques ingénieurs plus rapidement que prévu à Ferrari. Voilà, À voir lesquels ils dégoteront, mais a priori passer de là. Ni New Way d'ailleurs du coup. Oui, la New Way, c'est effectivement fichu pendant, à mon avis, encore quelques années. Euh, juste, Carlos Sainz c'est con parce qu'on dit effectivement bon là il y a du négatif principalement chez Leclerc mais en soi Sainz c'était pas si loin que ça de jouer le podium en tout cas il était, il était assez crédible avant de, de faire cette erreur qui lui coûte 5 secondes en fin de course ou, bah voilà une erreur bête où tu rentres trop vite au stand et forcément ça pardonne pas c'est bête que le seul week-end où Carlos Sainz on trouve qu'il est correct en partie aussi parce que son équipier voilà, se crache en qualif du coup il n'y a pas euh, il se prend pas euh, sa pilule habituelle en calife, malheureusement. Sur le week-end où c'est correct, même en course, c'était tout à fait correct, bah, il, il le ruine, quoi. C'est mmh. un, un peu dommage. Pour 2 km h en plus, c'est rien. Quand on, voit, quand on voit le gros freinage qui nous, qui nous plante à l'entrée des stands on se dit que c'est bien plus, mais finalement, c'était que 2. Il a bref, fait en a pas y a Il y a, chose. <rire> non, mais il y a un truc qui me chagrine un peu chez Ferrari, c'est qu'on dit toujours que la Ferrari, elle, elle varie énormément dans la dans la hiérarchie et tout, mais Sainz, c'est toujours à peu près au même endroit, hein, toujours autour du top 5, voire légèrement derrière, et c'est juste, j'ai l'impression que Ferrari est beaucoup plus Leclerc dépendante que ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait penser, avec finalement, quand Leclerc est bien, et bah, ça joue euh, un peu au-dessus de ses, ses moyens, et puis quand Leclerc n'est pas là, c'est Sainz qui prend le relais en top 5, quoi. mais au final, euh, c'est problématique, parce que Leclerc a du mal à trouver sa, sa, son rythme et sa limite, mais... Euh, C'est quand même assez... Euh, J'ai l'impression que la Ferrari n'est pas si inconstante que ça en termes de performance, en tout cas après, en termes de comportement, c'est autre chose, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une vraie énigme, cette année, cette, cette équipe. Je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Ça, c'est assez compliqué. Bon, messieurs, on va attaquer le gros morceau <rire> de cette émission. Ça y est, maintenant, préparez-vous. J'espère que vous êtes bien prêts dans le chat, parce que ça va être sympathique. Alpine. 8e place pour Pierre Gasly, 9e place pour Esteban Ocon. Bon, ils ne sont toujours que 6e du, du championnat constructeur, mais 8 et 9 c'est impeccable hein, en termes de... Dit, dit de, comme ça, voilà, voilà. en termes de résultats, c'est parfait. Euh, je veux dire, euh, voilà, c'est la, la première force derrière les 4 top teams qui sont, euh, qui sont intouchables. Et Lannstroll n'étant pas là, puisqu'il a fait de mauvaises qualif, ça gratte la 8e place. Vois, donc, tout est rose chez Alpine. Et puis Laurent Rossi est arrivé <rire> avec ses grands souliers et il a dit bon bonjour. Alors, rien ne va Et ils vont tous dégager. <rire> Parce que je suis désolé, il a fait. C'est quasiment une, une Franz Tost, là, sa manière de, de s'exprimer. Ah oui, mais oui, oui. oh, Alors, bien. parlons du côté positif. Le week-end s'est passé sans souci et la voiture était plutôt performante, et voilà. Déjà, au moins, ça, c'est un très bon début. On a des bonnes qualifs aussi de gars. Oui. La voiture est performante depuis le début de saison. Et quand ils n'ont pas de problème, ça fonctionne. La 523 est une bonne voiture, comme l'était la 522. Ce n'est pas une voiture de top team, mais dans le peloton, c'est une excellente voiture. Et mine de rien, ça fait quand même plusieurs courses cette année où en course, ils jouent avec le rythme de Ferrari. Donc, il euh, n'y euh, a pas un écart énorme face à, à la quatrième place qui était, qui était là. Enfin, ils voulaient rester quatrième et se rapprocher de la troisième. Aston Martin est passé devant, mais je trouve qu'ils se sont rapprochés, du, pour moi, de, de Ferrari et de Mercedes, en tout cas. Ouais, euh, compliqué Alpine, quand même, parce que 6e, euh, certes, euh, à 14 points seulement, quoi. Le, le problème, le problème d'Alpine, c'est Aston, en fait. Euh, C'est le problème d'Alpine et de Laurent aussi, ce qui, ce qui souligne d'ailleurs son interview, parce qu'en fait il l'a fait en deux temps. Il y a eu une première interview à Canal euh, ⁇ que tout le monde a un peu repris, euh, y compris les médias britanniques, où effectivement c'était se... voilà, inacceptable effectivement, ce qui s'était passé à Bakou, voilà, qu'il fallait, qu fallait revoir certaines choses et tout sur le plan opérationnel. Et il y a eu une deuxième interview sortie euh, ce soir sur le site officiel de la F1. Euh, Qu'on vous a retranscrit du coup en citant effectivement, bah, en citant le, le site hein, évidemment, euh, où là effectivement c'est beaucoup beaucoup plus dur euh, que ce qu'il a dit à Canal et, euh et en gros euh, l'équipe n'est pas là où elle devrait être en termes opérationnels, ça c'est clair. Il y a eu des grosses fautes commises, mais aussi en termes euh, de performance pure parce que le, le, le but c'était pas d'être sixième, le but c'était bien d'être quatrième et surtout de recoller au top 3. Le problème pour euh, Alpine, c'est qu'Aston Martin a fait un bon en avant. Ils sont passés de la 7ème place championnat constructeur, actuellement à la 2ème, à voir s'ils la maintiennent, peut-être qu'ils redescendront la 3ème si Mercedes progresse bien. Euh, mais bon, voilà, il y a eu un énorme gap de fait. Et comme le dire aussi, euh, Aston n'a toujours pas sa nouvelle soufflerie, ils n'ont toujours pas leur nouvelle usine, ils ont moins d'employés. Euh, donc, il n'y a, a pas toutes les nouvelles ressources que Endstone a depuis euh, effectivement quelques années ou quelques mois ou quelques semaines, voilà, simulation, euh, soufflerie, enfin, beaucoup de choses remises à, remises à niveau. Euh, et donc, effectivement, ben bah, voilà, bah, ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal que, euh, à Lego que, que Fernando Alonso les a plantés, euh, a fait le bon choix, on va dire, on peut le dire maintenant, il a fait le, le bon choix, et, et, et c'est le double effet qui se coule, je veux dire que Safnauer, en plus, c'est lui en plus l'architecte de, de, de tous ses recrutements chez Aston, chez Aston Martin, c'est ça qui est fou. Et Safnauer se fait, mais alors défoncer, planter euh, tout ce que vous voulez par, par Rossi. Euh, dans l'interview, en gros c'est lui le responsable certes c'est pas lui qui conçoit la voiture mais c'est lui le responsable euh, à lui de se bouger le cul et il ne le dit pas euh, dans des termes beaucoup plus euh, beaucoup moins vulgaires que ce que je vous dis là hein. Euh, en gros euh, s'il n'est pas concentré sur sa tâche et qu'il se contente de ça c'est la porte d'ici euh, quelques courses parce qu'il dit très bien qu'il n'attendra pas à la fin de l'année Donc, ça veut dire, en gros, que comme disait Manu tout à l'heure, c'est que Deméo a dû euh, lui filer une soufflante euh, à, à Rossi, qu'il a retranscrit immédiatement euh, par euh, média interposés à toute son équipe. Euh, Safnauer, qui, euh, qui a eu une réaction, euh, dit que euh, le week-end a été chargé, qu'il n'en a pas parlé et tout, <rire> mes fesses oui désolé pour le problème, mais bon si Demeo et Rossi se pointent à Miami c'est pas pour ne pas toucher un mot à Savnauer de ce qui s'est passé depuis le début de l'année quoi. faut arrêter de nous prendre pour, des, sont... pour des, la panne de semaine quoi. ils sont fans de Roger Federer, c'est tout c'est juste euh... mais waouh non mais pour, pour sortir des énormités pareilles c'est Savnauer on le connaît. Savnauer euh, dans, dans le genre énormité dans ce genre là il, il, il s'est fermé alors là par contre je pense mais... que, Miefest, Miefest parce que là, il mieux fait ce faire parce qu'il se ridiculise encore plus euh... fais tomber à culpa garçon je veux dire, effectivement, ça n'a pas été, on va se reprendre en main, qu'est-ce euh, qui a déconné, pourquoi euh, Est-ce que c'est est -ce est un peu trop reposé sur nos lauriers de 2022 en se disant que tout roulait, que la structure était en place et tout Non. Les autres ont progressé, ont bossé. Euh, et, et vous n'avez pas bossé correctement. Donc, euh, donc voilà, le, les propos de Rossi, ils sont extrêmement durs. Euh, certes, euh, pas forcément géniaux de le faire, de le dire comme ça en public et tout, parce que bah, Rossi, il n'avait aussi pas attendu non plus la cinquième course de la saison pour s'exprimer de cette manière-là, je pense. Donc, je mets aussi un, un, petit, un petit carton jaune, voire rouge-orangé euh, rouge pour, pour, pour la méthode. Euh, mais là, c'est clair qu'il dit clairement aussi dans l'interview qu'il n'est pas là pour le rassurer. L'objectif, ça reste la quatrième place et il y a intérêt à ce que ça recolle même au top 3. Ça donnerait une circonstance atténuante à la situation actuelle. En gros, euh, les gars, je ne suis pas là pour vous rassurer. Si vous ne bougez pas le fion, vous dégagez c'est aussi clair, net que ça. Quoi. On nous pose la question dans que oui. le chat, est-ce que c'est pas Laurent Rossi qui a fait venir Otmar Zafnower si. si, mais, mais, mais sur, sur le papier, personne ne critique ce choix. Enfin, je veux dire, moi le premier, vu ce qu'il a fait chez Racing Point, Force India, et quand on voit ce qu'Aston est devenu aujourd'hui, euh, voilà, maintenant, est-ce qu'il est qu voilà. paye pas d'autres... Euh, après, euh, je, trouve, je trouve que il a, il a je te laisserai la parole à Manu après, mais je trouve qu'il a quand même oui. un, il a créé l'équipe. Enfin, Laurent Rossi, il a, il a repris, c'est donc le, le PDG, CEO d'Alpine, voilà, donc c'est lui qui a remis quand même tout le monde, à la base il faisait partie de ce trio hein, aussi euh, de tête pensante qui devait un peu relancer l'équipe, tout ça, puis ensuite c'est lui qui a donc décidé, il a, il a recruté quasiment tout le monde, c'est lui qui a fait l'organigramme, et je trouve qu'il arrive là, avec ses grands sabots à Miami, en disant, rien ne va, euh, parce que, comme l'a dit Sorbonne et Delicate dans le chat, dilettantisme quand même, enfin ça y est, c'est vraiment, ouais. si on traduit en ouais. langage châtier, c'est, vous êtes tous des branleurs, euh, ouais. il faut vous bouger. Ouais. Et je suis désolé, mais il faut, parfois c'est... Voilà, C'est très compliqué d'être CEO d'une marque et tout ça, il n'y a aucun problème, mais il faut parfois savoir faire son autocritique, ou au moins venir tu vois, insuffler peut-être plus de, de confiance dans l'équipe. Et là, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des façons, parce que là, à part venir tous se pointer à Endstone euh, demain matin avec la trouille au ventre de se dire « est-ce que je vais faire partie de tous ceux qui vont devoir dégager ?» Pour certains, je suis pas sûr que ce soit... Alors après, lui, évidemment, il veut que ce soit l'inverse, que la réaction ce soit « ok, il faut qu'on se bouge, on va se bouger, machin ». Mais je suis pas sûr que ce genre de terme... Euh pas donner ça quoi. Ouais, puis quand, tu, quand tu dis dans tes propos je n'attendrai pas la fin d'année on doit revenir quatrième mais je n'attendrai pas la fin d'année tu sais très bien qu'il y a des têtes qui vont tomber avant qu'on ait les résultats de, de, de ce qu'il veut voir comme changement donc en fait c'est assez enfin c'est pas très productif parce que au final tout le monde se dit sur qui ça va tomber est-ce que moi je vais avoir le temps de faire mes preuves alors qu'on me les demande et en fait Ce que je reproche énormément à Rossi, c'est d'arriver là comme on l'a pas entendu depuis le début de saison. Il aurait pu parler après Bahreïn, où c'était un fiasco absolu sur l'opérationnel. Il aurait pu parler après, après Jeddah ou, ou, ou, ou après Baku, pardon, où c'est quand même une casse moteur qui génère un week-end chaotique et c'est un problème de fiabilité. Et puis s'il était vraiment. Euh, impliqué dans l'équipe, il aurait pu aussi dire Moi, je pense en tant que PDG que c'est pas une bonne idée d'amener de, des évolutions à bas coût sur un circuit où ce sera illisible et où il n'y a qu'une séance d'essai libre. Alors, certes, ça c'est plutôt Ottmar Zafnauer qui prend cette décision avec Alan Perman qui est directeur sportif. Cependant, je pense que Rossi, au bout d'un moment, il va aussi falloir qu'il se montre un peu impliqué dans l'équipe parce que c'est pas la première fois qu'on voit qu'il gère les choses de loin et que quand ça va pas, il est juste là pour dégainer des critiques. Et moi, ce que je. Ce que je problème, c'est que là, Luca Demeo était était présent. Euh, Luca Déméo mis énormément sur Alpine parce qu'ils ont un contrat avec Auto Nation qui va forcément distribuer Alpine avec leur nouvelle euh, nouvelle euh, dire, stratégie commerciale. Alpine va arriver en tant que fleuron de l'industrie française sur le marché de la voiture électrique et tout. Il y a vraiment un côté avant-gardiste, un côté premium et tout. Et en F1. Ils se prennent des roustes par Mercedes, par Aston Martin, et tout ça, qui soit en plus, Aston Martin va être à l'avenir la, la, un concurrent direct d'Alpine sur le marché, donc, et spécialement aux États-Unis. Donc, euh, je pense que Demeo est arrivé à Miami en disant à Rossi en lui mettant un énorme coup de pression et un énorme ultimatum et qu'est-ce a qu fait Rossi en tant que bon PDG qui se respecte, il a juste pris le coup de pression il l'a jeté sur les autres, mais au final sa tête elle est autant menacée que, que celle de Zafnower, ouais, c'est juste la différence c'est que Zafnower c'est lui qui le menace et que sa tête à lui c'est des méos qu'il a entre les mains mais au final, euh, s'il y a un fiasco qui est établi, on dit voilà le programme ne fonctionne pas et là aujourd'hui il y a un problème Rossi n'est pas plus à l'abri que Zafnauer, que Perman, que Pat Fry, ou même que Baterman, qui est le directeur technique. Tout ça, en fait, c'est vraiment les, les figures de proue d'Alpine, de et ils ont tous une responsabilité dans l'échec enfin, dans le, dans le, actuel. Le problème, de, le problème de Laurent Rossi, c'est qu'aujourd'hui, il critique les gens qu'il a choisis lui-même, et en fait, c'est des décisions qu'il a prises, et on dirait qu'il ne laisse même pas le temps à ces décisions se, se, de vraiment avoir un impact. Il y a deux ans, il arrive à la tête d'Alpine, la première chose qu'il fait, il évince Cyril à Bitbull. Alors, Cyril Abitbou, je veux bien croire qu'il n'était pas. Il, avait, il a fait des, des plans com qui n'étaient pas géniaux. Mais par contre, Cyril Abitbou, il est quand même le, le, le grand artisan de la, de la synergie retrouvée entre Viri et Enstone. C'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail commun entre Viri et Enstone. Ce n'est pas Rossi, ce n'est pas Zafnower. Ça date d'avant parce que justement, dès 2020, il y avait des gros progrès sur la fonction, le fonctionnement de l'équipe. Euh, on n'oublie pas que la victoire et les podiums de 2021 sont aussi attribuables à Bitbull parce qu'en fait, lui, il part début 2021, donc euh, tout le programme de 2021, c'est le sien, en fait. C'est un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'échec de Binotto, enfin, l'échec de Ferrari cette année, c'est un peu Binotto, bah, la réussite d'Alpine en 2021, c'est aussi euh, à Bitbull. Euh, on n'oublie pas que Laurent Rossi a recruté David Ebrigio, quand même. Euh, pourquoi Qui ça et... Et au bout d'un moment, euh, on paye David Ebrivio à occuper un placard Handstone. Il est sorti trois fois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui le dépoussière tous les 15 jours. Et on n'entend pas parler. Il a l'air d'avoir absolument aucun rôle dans l'équipe. Et ça, c'est un recrutement de euh, Laurent Rossi. Laurent Rossi est aussi responsable en partie du fiasco Oscar Piastri. Parce que Zach Brown, en tant que PDG a pris le, de McLaren, a pris les, les rênes du truc pour, le, pour gérer le recrutement de Piastri. Euh, on a appris plus tard que Doran Rossi n'a absolument pas participé, et que le jour où il a fallu trouver un remplacement en catastrophe et Pestri qui était parti, il n'avait même pas le numéro de portable de Jack Duan, donc ça veut dire que, en fait, toutes les gestions de, de, de l'équipe, il la laisse intégralement aux gens qu'il a recruté, mais au bout d'un moment, en tant que PDG, je veux bien croire qu'il ait d'autres choses à faire, mais c'est aussi son rôle de superviser que les gens qu'il a recruté pour gérer l'équipe, la gèrent bien au quotidien, et en fait, tous les warnings qu'il y a eu depuis deux ans, c'est aussi de sa responsabilité, Et c'est pas en arrivant comme une fleur et en mettant une balle à chacun euh, ce week-end que ça va changer les choses, parce que ouais. au final, euh, c'est pas, ça, ça ne change rien à la manière de, de, de fonctionner de l'équipe et Pas on rappelle en plus possible. les mots les d'Alain Prost aussi donc, Alain Prost oui, qui est parti de lui-même il disait non. que c'est Rossi qui dirait ficelles et qui faisait n'importe quoi ouais. Clairement. Ouais. donc euh... <rire> c'était lui le premier signe précurseur effectivement j'ai vu passer dans le chat que Alpine ça devient le de Ferrari à la française en termes de, de rotation de, de team principal mais c'est exactement ça, c'est même encore pire je veux dire entre, entre Alpine et Ferrari le nombre de teams principales qu'ils ont usé Euh, je veux dire, si l'on devait dégager Savneur, mais qui mettra à la place de Savneur Il n'y a plus personne, quoi. je veux dire, au bout d'un ah, moment. Ah, euh... parce qu'apparemment, ils veulent recruter Binotto, alors. <rire> ouais, mais imagine, imagine, ils mettent Binotto et ça ne marche pas, en fait. Si, en soi, quand tu es Laurent Rossi, en tout cas dans ce qu'on voit là, c'est pas con. Parce que tu recrutes Binotto. Et du coup, si ça marche, tu pourras dire bah, vous voyez, c'est Ferrari qui a un management toxique parce que nous, on a recruté la même personne et il est bon. Et si ça marche pas, tu pourras, Laurent Rossi pourra se dédouaner en disant « Bah ouais, bah bon, on l'a pris, d'accord, mais c'était le seul qui était dispo et on a bien vu que je ferai c'était pas top, donc je m'attendais pas grand-chose. » Tu vois, j'ai cette sensation que ça peut être en fait une couverture pour qu'à un moment donné, de... et jamais à un moment donné, Laurent Rossi se dise « bah attends, Est-ce que mes choix sont les bons Est-ce que je fais le job euh, correctement C'est le, le problème du management à la française appliqué à une équipe anglaise. C'est-à-dire que Quand ça ne va pas, c'est le, le N-1 et après c'est le N-1, c'est le N-1 ou c'est le N-1. C'est voilà. que ça. Passe la balle à ton voisin. Quoi. Et ça ne peut pas fonctionner en Formule 1. Ce n'est pas possible. Euh, Mais... C'est compliqué. Alors, hein, en fait, euh... on... Ce que Rossi n'a pas compris, c'est que dans les autres équipes, un PDG, il est là pour euh, gérer l'équipe et chapeauter l'équipe. Euh, Andreas Seidel est PDG de Sauber, comme l'était Fred Vasseur, et c'est des gens qui gèrent à la fois le programme sportif, à la fois l'usine, à la fois la gestion commerciale. Euh, Zach Bond, on se moque beaucoup de lui, il n'empêche que euh, le mec gère l'équipe sur les circuits, La, a confié rênes à quelqu'un d'autre mais s'occupe quand même de voir ce que fait Stella et c'est lui qui a placé Stella en lui disant tu as carte blanche pour, euh, pour ensuite faire ce que tu veux sur le département technique et pour autant à côté il a recruté 48 sponsors en 4 ans et 48 c'est un vrai nombre donc en fait c'est oui. des gens qui gèrent l'équipe euh, et qui sont impliqués tu ne peux pas en tant que PDG d'Alpine dont le programme F1 est vraiment aujourd'hui le, le, le, encore une fois la figure de proue de la marque tu ne peux pas avoir un programme F1 et ne pas le gérer et venir juste une fois tous les trois mois gueuler, pousser une gueulante et faire sauter trois têtes ouais. et, euh, et tant qu'il qu gérera ça comme ça, bah un jour je pense que Demeo va se dire mais attends en fait Laurent Rossi non ça marche pas du tout comme ça et, euh, et je, je pense qu'aujourd'hui il est au moins autant responsable que Zafnower parce que je suis désolé, Zafnower a fait des miracles avec des équipes qui avaient beaucoup moins de budget alors peut-être qu'il est un peu paumé à gérer une structure qui est vraiment énorme parce que Alpine est aussi un motoriste mais dans ces cas là Tu délègues quelqu'un au département moteur qui, qui est euh, qui son bras droit, tu délègues quelqu'un au département châssis qui est son bras droit, et tu ne fais pas un organigramme un peu pété avec un directeur sportif, un directeur euh, de la performance, un directeur machin, où finalement tout le monde s'empiète un peu dessus sans vraiment avoir une responsabilité précise. Zafner, il a ses, ses, ses délégués, puisqu'il n'a pas de frais, il, il a famine, il a des gens. Le, problème, oui. le seul paramètre qu'on n'a pas pour juger entièrement la situation, c'est quelle liberté réelle Rossi a donné à Zafner de pouvoir agir comme il l'entend. Si Savnor, effectivement, encore les, les, les mains un peu liées sur certaines décisions que c'est Rossi qui doit les prendre, euh, bah, je peux comprendre que, du coup, dans un management à la française où, effectivement, tu oses pas donner une totale indépendance et autonomie à ton N-1 qui est censé gérer euh, le truc euh, aujourd'hui. Si, euh, Saffner, il est constamment dans la crainte euh, que ses décisions soient retoquées par Rossi euh, à la fin de la semaine quand il doit faire son rapport, hebdomadaire, euh, je sais pas, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Si, effectivement, derrière, il se fait retoquer, Comment aussi est-ce qu'il peut avancer selon selon ses désirata? On n'a pas ce paramètre là, c'est le seul paramètre qui nous manque effectivement. Et ça, malheureusement, on ne le saura que quand la bulle aura éclaté. Donc en gros, quand Savonir se fera virer, si c'est viré, et eh bien non, bah chez Alpine, je ne pouvais rien faire, parce que c'est Rossi qui finalement, tire les ficelles, et puis du coup, bah, je pouvais pas agir comme je voulais, et donc ça ne peut plus marcher. Et ça va se finir comme ça. Si, si Saveneur se fait dégager, il je suis quasi certain que c'est ce qu'il c'est ce qu'il ira qu'il ne fait pas un livre, hein, ça va, mais Tant qu'il fait juste une bonne interview, ça va. Mais ah. c'est sûr que c'est ce qui va se passer, parce qu'à un moment donné, là, c'est... Mais, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est vraiment la méthode que je trouve assez... Euh... Non, la méthode dégueulasse. C'est compliqué. Parce qu'à quand quand Gunther Steiner ou Franz Stoss le fait, bon, ils sont tous les jours à l'usine, tu vois, c'est des gens aussi, d'accord, ils poussent la gueulante, mais tu sais très bien que il a peut-être accueilli aussi des personnes avant dans, dans son bureau. Enfin, tu vois, il y a eu il y a un moyen d'aller avoir un échange si t'es euh, ingénieur Alphatori et t'es pas content de ce qu'a dit euh, Franz Tost, tu l'envoies à Teams ou, ou tu vas dans son bureau tu peux, tu peux directement aller le voir mais là si quelqu'un n'est pas content de ce qu'a dit Laurent Rossi qu'est-ce que il, il est patron de la branche il est, il est patron de la marque pas, pas du programme sport auto ton, ton ouais. supérieur maximum dans, dans ce, ce sport auto là c'est Hot Mars donc. Je peux vous dire que demain matin à Endstone, quand les gens vont arriver à la machine à café, ça va faire la gueule. Hein. Parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas vu avant de partir du bureau ce soir, quand un, effectivement, un directeur d'équipe, un PDG d'équipe qui sort ce genre de choses, il y a aussi un directeur d'équipe, qui dit euh, « Ah mais nous sur le circuit, euh, on a une centaine de personnes, euh, il y a juste la moitié qui sont dédiées à la performance, on est là juste pour exploiter ce que l'usine nous donne Après, euh, voilà on fait de notre mieux avec ce qu'on a, et puis il ne faut pas oublier que la performance, euh, en gros, c'est euh, les 900 autres personnes euh, qui sont à l'usine. Waouh Si même Staff Noir se met à se défausser comme ça, entre guillemets, sur, sur les performances des uns et des autres, ça veut dire qu'il a été bien, bien contaminé par le management à la française. Quoi. Et, euh, et ça, ça me fait un peu peur. Hein. Pour moi, ils sont, ils sont en train de préparer le terrain pour qu'il y ait un triple fusible qui soit euh, Perman, Fry et Arman. Et ensuite, comme ça seulement on y vient. Parce que de toute façon, Rossavtover, il n'est pas con. Lui, il voit que Rossi est en train de se, se défouler sur lui. La première chose qu'il va faire, c'est de prendre un bouclier et il en a trois. Donc, euh, et peut-être quatre s'il décide de, de, de mettre Fama dans l'histoire. Mais s'il met Fama dans l'histoire alors que... Euh, Ferman fait un excellent boulot à la tête du département moteur ça risque d'aller de, de, de, oui, plus loin mais bien, mais... Euh, ça, bon ça bon va ça bien, bien. non, c'est le moteur bon, ouais. mais nous, et globalement, une, une ouais, globalement mais... Matarman fait un excellent travail au châssis parce que les, encore une fois oui, euh, oui. Le, le, la conception de la voiture 2022 est très réussie et la conception de la voiture 2023 n'est pas ratée non plus donc euh, c'est... Euh, Clairement, aucune affaire de 2003 n'est ratée d'ailleurs. Il y a quand bon, même voilà, voilà, William, ouais. c'est tout. Enfin, par la McLaren, et, on en parlera. Mais euh... et globalement, euh, je... <rire> globalement, euh, Alpine n'a pas raté de voiture, et Renault n'a pas raté de voiture depuis longtemps parce que la 2021 était réussie, la 2020 était réussie, la 2019 c'était un peu plus difficile mais c'était un châssis qui datait de 2017. Donc, euh, au final, depuis que, que Alpine fait évoluer vraiment ses voitures, Renault, excellent c'est vraiment quand même des bons châssis, donc euh, a... le département technique d'Alpine et de Renault n'est pas, euh, pas le problème en fait, après je, pour moi il y a un problème de moyens, il y a un problème de distribution des moyens et potentiellement de gestion des programmes, mais ça euh, encore une fois c'est le PDG qui gère, qui chapeaute tout ça, donc le, le Rossi a aussi sa place et sa responsabilité. Non, C'est assez compliqué, alors Games from Jurassic tu dis, j'allais dire on parle des managers, mais niveau technique qui est chez Alpine, comment on vient de dire T'as un tu t'as pas de fry, t'as quand même des gens t'as des gens d'expérience qui gèrent le, le programme Alpine et même en technique, après je pense qu'en termes de technique vraiment pure tout ce qui est aérodynamicien, ingénieur, je crois que chez Alpine ils font beaucoup de ils ont fait venir beaucoup de gens en fait de l'intérieur directement, c'est beaucoup de promotions internes il euh, n'y a pas eu tant de tant de recrutement extérieur peut-être que c'est ça Le, le souci, alors Rays 50 le monde si c'est les qui gère les LMP2. Dans ça, encore une fois, le programme Alpine LMP2, par exemple, c'est l'équipe Signatech euh, de, de Philippe Sino, donc c'est pas, mm -hmm. pas pareil, mais c'est vrai que euh, les gens demander aussi qui gère les autres programmes Alpine. Tous les pilotes Alpine, notamment, les pilotes de développement, machin, les habits power, euh, les habits pooling, tout ça, euh, qui sont les pilotes euh, du, du programme de développement, c'est invité Brivio Enfin, aux dernières nouvelles, c'est le, le placard oui, où ils l'ont trouvé, oui. c'est pour le mettre en gestionnaire des, des jeunes pilotes. Après... Euh, Même là, j'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup. Mais, euh, ça, est... Bon, on est, on est d'accord, c'est un, un emploi fictif. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir en parler. En François fait Fillon de la F1. <rire> <rire> je sais pas. Non, mais Une de la Fillon, pardon. <rire> parce qu'en parce que, en fait, l'avoir recruté depuis 2021, et tu te dis pourquoi pas, mais juste, là, il, il entame sa troisième saison dans l'équipe. Il fait quoi Il fait quoi Et je pense qu'il ne prend pas un salaire de... Je ne pense pas qu'il touche 30 000 à l'année, tu vois, donc euh, en fait, c'est aussi de l'argent qu'Alpine pourrait mettre ailleurs, donc... Vraiment pour moi, et ça, c'est. Tu euh, sais pas, t'as l'impression qu'il qu a foutu euh, Brivio sous le tapis en espérant que personne ne se rappelle qu'il est encore là, mais. Ouais, c'est chaud quand même. Puis ouais, après, comme. En, encore une fois, on recrute recrut Zidane en ambassadeur, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire de l'argent, quoi On ne l'a pas vu, hein, Zidane, depuis la présentation de la voiture, on est d'accord Non. non. Voilà. Bah, il il tournera une pub. À un moment, tu le verras ouais. dans une pub alpine, il, il roulera en ascenseur. Il roulera dans, dans le futur SUV qu'ils vont présenter, ou, euh, ou la, la R5 alpine, et puis voilà, c'est ils vont mettre Zizou qui va faire le tour du Turini avec la, la R5 la 5 électrique ah ça va être bien ça ça va être chouette euh, après oui avec Zola on se dit Zidane il est ambassadeur marque pas pour la F1 ils l'ont présenté lors de la présentation de la F1 et, et de toute façon euh, aussi. il faut bien se rendre compte mmh. que Brivio machin euh, Brivio Zidane ça ça rentre pas dans le dans le budget de cap si c'est des salaires hauts etc mais dans tous les cas c'est des gens quand même tout argent dépensé N'est pas, pas injecté dans le programme. Et si c'est pas pour améliorer la voiture, c'est pour améliorer les infrastructures, c'est pour recruter des gens. Euh, je suis désolé, avec un David Ebrevio en moins, je pense que tu peux recruter plusieurs ingénieurs. Donc, euh, quoi qu'il arrive, c'est. Euh, et même Zidane, oui, c'est quand même de l'argent qui est dépensé par la marque pour, et en plus lié au programme F1, parce qu'il est, il amba est ambassadeur BWT Alpine F1 team. Nitram nous dit non, le gars qui s'occupe des contrats s'est trompé, ils ont une exasi du coup. <rire> <rire> Je pense pas que Brivio rentre dans le budget de Cap Je pense que la partie euh, Académie est hors, euh, est hors bah. budget. Euh, bah ils l'ont que... sorti du coup, puisqu'à la base il était oui. dans les trois euh, patrons. C'était donné... Rossi, Brivio et qui déjà le troisième c'est Butkowski non Oui, c'est Butkowski qui le troisième qui est plus là non plus. Il est donc... parti lui, il est parti en faisant un fuck sur la photo de famille. Donc... Magnifique. Mais, Mais euh, non mais par contre Brivio maintenant coûte moins cher parce qu'il est dans le budget meuble de l'équipe donc forcément du coup c'est différent du budget de Cap non, mais voilà, il y a le mobilier d'immobilier c'est le genre de choses et voilà et, et Zidane comme on dit voilà, c'est le budget marketing d'Alpine la marque voilà c'est pas c'est pas très mais c'est toujours, toujours du budget qui, qui est moins qui est pas associé au programme F1 ouais mais Manu comme, est... comme attends ils ont relancé, donc ils ont relancé Alpine début 2021 maintenant c'était mmh. enfin fin 2020 comme depuis qu'ils ont relancé Alpine Il a tellement rien eu parce que ça aussi c'est un truc on en parle jamais le nouveau SUV machin ok c'est que du projet euh, depuis fin 2020 il n'y a, a rien chez Alpine à part des F1 c'est le seul truc nouveau qu'ils ah, font c'est de nouvelles F1 chaque année il y a 54 éditions différentes de l'Alpine a 110 oui non mais ah, d'accord ouais. mais moi demain je vais demander <rire> un intérieur <rire> cuir au lieu de l'intérieur Alcantara je vais pas dire c'est une nouvelle version <rire> faites moi plaisir <rire> <enfin>. <rire> <rire> à un moment donné ça suffit donc euh, c'est ça aussi le truc quoi. tu m'étonnes tu, tu dis l'argent n'est pas dépensé mais comme l'argent n'est pas dépensé visiblement dans, dans de nouvelles voitures puisque depuis 3 ans pff, depuis 3 ans le Kademo, il fait une, une enveloppe à Alpine et Alpine dit d'accord alors il alors, y, y a quand même des modèles qui arrivent et euh, là dessus il y a du travail de fait et tout mais euh, dans tous les cas pour moi il y a quand même des choses qui sont pas, qui sont pas, trop, pas vraiment normales mais... On a... moi, ah, je ne suis... Pas... suis pas très convaincu hein, par l'arrivée de Binotto quand même suis, euh... parce que pour moi il reste quand même du coup l'artisan de la F1 de 2023 qui est quand même raté mmh. il, par... il part sur une saison euh, opérationnellement ratée et sur une F1 euh, conçue euh, ratée aussi donc euh... en, <rire> termes de recrut... en, te... en termes de recrutement je veux dire qu'il a... c'est voilà après quand on voit que qu'Alphatory est obligé d'aller chercher ce qu'est Laurent Mekies pour trouver son nouveau team principal c'est bien une personne que je n'aurais pas vu le leur... team principal euh, comme ça spontanément c'est bien Laurent Méquiez enfin, pour moi il n'a pas la je, je, je, je sais pas, je dis pas dire qu'il a pas la carrure ou l'étoffe, mais, euh, c'est quand même quelqu'un assez discret, il, certes, il a eu mmh. des bons postes, il a, il a, de grosses connaissances et tout, euh, maintenant, j'ai, j'ai ici, si, si les teams principales, il sera complètement différent et discret de, de Franz Toss. hein. Ça sera pas du tout le même oui. style, ça sera pas du tout la, la même chose, donc, Mais en étant obligé euh, d'aller ouais, aussi mais... devant les médias parce que c'est ton rôle aussi quand t'es team ouais. principal, t'es représentant C'est Donc, euh, c'est compliqué. Et ouais. donc, pour ouais. dire, si on devient, si on en vient à arriver à, à aller dénicher des gens, voilà, comme Stella chez McLaren, Mekia chez Ferrari pour devenir team principal, c'est qu'on a vraiment épuisé un petit peu tout le monde, quoi. Je veux voilà. Dire, voilà. Williams on a aussi épuisé quelques-uns, euh, je veux dire. Ouais. Euh... Rappelle-toi que McLaren a annoncé le retour de Gilles de Ferrand aussi, quand même. Ouais. Qui était là. Ça, je suis qui... désolé, ouais. Gilles de Ferrand était là à la pire période de McLaren. Hein. Et de euh... Honda. Ouais, ouais. Oui. C est, c est, Rien, Enfin, en il n'a jamais été très très bon, euh, Gilles de Ferrand. Mais, mais, mais en même temps, tu vois, là, en fait, le, le truc, c'est qu'Alpine, euh, s'ils virent Zafnauer, ils se mettent eux-mêmes dans, dans une situation à la piastrie euh, Alonso, c'est-à-dire que. Là, ils vont, ils vont donc virer un team principal, et ils vont se retrouver à devoir prendre bah, ce qu'il y a, parce que les autres sont tous dans leurs équipes. On est au mois de mai, donc si, euh, imaginons, même on le vire au mois de juin, bah, tu dois prendre quelqu'un en mi-saison, tous, tous, le les, tous les programmes de sport auto sont partis. Donc, à moins d'aller débaucher quelqu'un, et donc de mettre dans la merde d'une autre équipe, c'est très compliqué. Quoi. Heureusement, ils ont et Gasly, pour, pour récupérer de piastri, mais là, s'ils ont que biloto, c'est pas, pas simple. — Pour moi c'est une connerie je dirais Staffner parce que à mon avis c'est vraiment une question de, de clarification des rôles de la structure de chacun euh, des, des pouvoirs de chacun, des, des libertés de décision de chacun euh, peut-être de laisser Staffner gérer l'équipe et l'usine comme il l'entend comme il a su le faire avec moins d'employés certes par le passé mais ce qu'il est, qu est capable de faire avec 500 personnes il est capable de le faire avec 1000 je pense il euh, n'y a pas de raison donc euh, je veux dire Staffner c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. il sait gérer une équipe Euh, avec des budgets euh, tenus euh, si c'est juste une bataille d'ego, euh, juste une bataille d'image pour dire regardez euh, Alpine F1 on va pas se laisser faire on va pas se laisser bouffer par, par, et finir sixième, euh, on change voilà juste parce qu'en fait euh, intérieurement, entre eux, en interne pardon, ils ont, ils ont pas su s'entendre, ils ont pas su clarifier les positions, les décisions, les libertés de chacun et je trouve ça, ça complètement débile que Staff paye euh, ce genre de décision de Rossi euh, à cause de ça quoi, si c'est bien ça le problème en interne voilà mm. Totalement. On verra ce que ça donnera chez, chez Alpine, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, bon, ils ont eu un premier vraiment bon week-end de la saison, mais ça reste la, la grosse soupe à la grimace Il faut lui espérer qu'Imola et Monaco se passent bien. Je pense que là, de toute façon, c'est le meilleur. Euh C'est un peu plus important. Abriator n'est pas bien. banni. Abriator est de retour, mais à un côté de la FOM. Il est en charge qui est euh, marketing VIP, euh, club et compagnie. Donc, oui, c'est ça, parce qu'on dit il, il est banni. Non, non, dites-vous que maintenant il n'est même plus banni. Il fait partie de l'organisation. C'est-à-dire que c'est encore mieux. Est, il est au sommet du, du sommet. Là. Il, mais... il palpe encore, ne vous inquiétez pas. Oh, oh oui, là là, ça. <rire> Vous en faites pas, de... il n'ira pas chez Pôle emploi demain. Enfin, chez Pôle emploi. Je ne vous... sais pas si c'est qu'on est même, en Italie, vous en faites pas. Il n'y aura pas de, de souci là-dessus. Ça sera pas, pas trop compliqué. Imaginez de nous dire aussi il n'y a pas trop tort quand j'ai vu son interview sur Canal. Mais je trouve que certaines choses auraient dû rester en interne. Encore une fois, c'est là. La... C'est pas en soi. Nous, on n'est pas forcément tout à fait d'accord avec les propos, mais ça, c'est bon, en tout cas la manière de penser, mais surtout la méthode qui, qui choque. c'est en général, dans le sport et dans beaucoup d'autres entreprises, quand tu as du linge sale, tu le laves en famille, tu le laves pas. Euh, euh, euh, c'est tellement, ouais, c'est tellement grossier, tellement gros comme lui. Ouais, c'est vraiment, en gros, il passe la soufflante qu'il a eu de DeMeo. Euh, pour, pour moi, il éteint son incendie, l'incendie dans son bureau et il le renvoie parce que c est... C est En fait, c'est un mec qui a, qui a toujours eu des propos un peu. Euh, voilà, il dit ça va, ça va pas, mais on l'a rarement vu, là on ne l'a pas entendu depuis le début de l'année, depuis la présentation, et là il arrive, il, fait, il passe un coup de sulfateuse, enfin même plusieurs du coup, parce qu'il avait encore des munitions apparemment euh, pour, pour le site de la F1, mais au, au bout d'un moment, il faut aussi que, enfin tu ne tu peux, peux pas changer comme ça, alors j'imagine que, moi j'espère qu'il a pu passer des coups de, de gueule en interne entre temps, parce que j'espère que, entre guillemets, le lundi matin suivant Bahreïn, euh, Zafnower et Perman étaient dans le bureau de Rossi, J'espère que c'est pas un coup, euh, un coup comme ça, alors qu'il ne les a pas prévenus avant. Quoi. Nico ah, Nicolas a ah, raison, je... parce qu'il me dit qu'on devait plus voir euh, Mohamed ben à la base. On que Mohamed ben il s'était mis en, en retrait de la F1. Et du coup, je pense qu'il s'est perdu ce week-end parce que je l'ai vu sur le podium. Il a dû, il a dû se tromper de badge ou euh... <rire> pour une mise en retraite. Non, du... il, il, a, il, a parlé, il a parlé de. de, de, de comment dire Il y a eu un débat avec Elon Musk pour améliorer le comportement des gens en ligne. Donc, tu imagines un peu le, la teneur <rire> du débat On n'irait pas plus loin ce soir, on en reparlera mercredi dans le Racing Café. Ah, bah ah, d'accord. Ah, donc le Racing Café, c'est l'émission extra-sportive. Ah, bah super. Et non, mais parce que. <rire> parce que non, parce que ici, on ne remet pas de manche à couilles. Donc, je ne parle pas pour l'instant. Ah, ah, du coup, on ne parlera pas de Brad Pitt ouais. qui fera le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Ah, bah d'accord, bah super. Euh, <rire> c'est vrai qu'MBS ouais. C'est vrai qu avait des casseroles au cul euh, ces, ces dernières semaines, avec euh, notamment cette histoire de, bah, de harcèlement. Euh, Moral sur chez la Rao qui a dû partir euh, certainement à cause de, voilà, de comportement au travail que, extrêmement déplacé on va dire en accident de MBS. Euh, ce qu'il a un peu entre guillemets sauvé, c'est que malheureusement pour lui son fils euh, est décédé d'un accident de voiture à peu près au même moment que tout ça est sorti, donc il s'est un peu mis en retrait, on va dire officiellement par rapport à ça plus effectivement ben voilà, ce qui s'est passé le fait de, de dire que c'est plus lui qui gère en direct la petite cuisine interne de la F1 la petite tambouille c'est c'est plus de mon niveau maintenant j'ai réglé tout ça j'ai mis mon équipe moi je suis au-dessus de tout ça vous comprenez je suis le président de la FIA j'ai d'autres chats fouettés que juste la F1 c'est voilà, encore un peu comme ça que ça passe quoi. autant Jean Todd le, le faisait mais lui c'était vrai c'était fait avec classe Et il avait un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, c'est la sécurité routière. Euh, autant lui, il a trouvé ça comme prétexte bah voilà, pour s'éloigner un peu de, de toutes les critiques qu'il commencent à subir autant du côté de la forme que des équipes. Et je ne parle même pas maintenant du coup de ses employés. Mm. Ouais, moi, je, je regrette vraiment la période jean Todd, où la F1 était gérée, euh, a été déléguée et qu'on avait Charlie Whiting en directeur de course. C'était quand même vachement plus sain que ce qu'on a aujourd'hui. Ça malheureusement, ça ne reviendra pas de... De sitôt, euh, parlons de As, messieurs, rapidement, parce que bravo à Haas, il, il faut les féliciter oh. sur le, sur le week-end, un, un très joli point marqué par, euh, par Kevin Magnussen, sinon ça ne va pas s'afficher ouais. directement, mais donc Magnussen qui marque le, le point de la 10 place, Nico Euckenberg qui finit quinzième. C'est, il l'a battu en qualif, Magnussen aussi, je crois, Il s'est fait quatrième en qualif, Magnussen. Ouais, il fait, il fait ouais. place, effectivement, oui, donc, et, pour, et pour une fois, c'est vrai que Profite, pour une ouais. fois, Magnussen le bat en qualif, et il... Et il se qualifie ouais, extrêmement ouais. bien. Donc, ça, c'était ouais. une très belle chose. On considère que ouais. l'ultimatum de Steiner elle a l'air d'avoir fonctionné parce que celle-là l'a réveillé. Rossi, il a vu ça, il a dit Attends, Steiner, il a fait ça Enfin, pas. <rire> Mais, euh... Mais qui prend exemple, autre Steiner pour gérer l'équipe <rire> ouais. ouais. ça, on rappelle pas du coup, hein ouais bon après quelques une seule tentative en Q3 à peu près hein. et encore pas pour tout le monde parce que Verstappen a dû arrêter mais ah ouais mais après il faut, il faut, faut faire le temps bon. hein. ça encore une fois après oui alors, il, là, il, oui il est là. sorti c'est sûr mais bon voilà bon, après c'est tout week-end ils ont été rapides parce que en EL1 euh, à dans EL2 je crois bon à 15 moment. minutes de la fin ils sont on est là ils sont dans le 3 et 4 donc un euh... peu de casse quand même hein, ça a dû faut rappeler de mauvais souvenirs à Gunter quand même <rire> <Ouais>. <rire> Bon, il a dit que ça ouais. faut demi-chemin, ouais. c'est passé, passé à autre chose très Avec Lussen en fait. qui passe très très près de, de cartonner la voiture euh, en même temps qu'il qu fait juste après Hülkenberg en L2, bah, lui il est passé à, il a à peine touché le mur et il n'y a pas eu de dégâts mm -hmm. Mm -hmm. beaucoup beaucoup de chance non bien ah, parce que parce que ben, les points sont très chers, le, le peloton est hyper serré, je veux dire n'importe ouais. qui aurait pu prendre les, les points laissés tu par les 4 par les, les voilà, top teams derrière enfin devant qui ont Qui ont fauté, donc là on parle de Lance Troll notamment. Voilà, Lance Troll qui allait qui qui a libérer une place derrière Alpine, euh, et c'est As qui a, qui a récolté le morceau. Hein. Donc euh, voilà, et ça aurait pu être Albon, ça aurait pu être, ça aurait pu, ça aurait pu être quasiment n'importe qui sauf McLaren, en fait. Sur ce <rire> voilà, <rire> euh, sur, sur, à la sur honnêtes, je pense que 9 équipes sur 10 pouvaient marquer, et McLaren c'était quand même plus délicat pour ce dernier point. Williams, Williams c'était un peu difficile aussi. Ouais. Albon était pas mal à un moment, il avait, le, il avait les rythmes aussi en qualif et tout, ça, ça allait mieux. Puis après, en course, c'est vrai que ça s'est un peu. Non, cool. mais c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est juste que ça fait mal à entendre. <rire> <Mais, rire> c'est très factuel hein. Donc, on donc, ouais, bien à sa domicile, voilà, premier ouais, point. Ouais, ça hein, ça fait à, bien. à domicile, Magnussen aussi qui souffre un petit peu. Euh, voilà, il est en sursis. Hein, rappelons que, ouais, ben on n'en avait pas parlé, mais Steiner lui a quand même mis un, un ultimatum de 5 courses. Hein, pour <rire> de dire. En gros, je, je veux finaliser mon duo de pilote avant la pause estivale cette année. Donc, euh, en gros, il euh, y a peut-être Richard Woo qui est en train de taper à la porte. <rire> et peut-être que je ne vais pas lui dire non. Euh, donc, en gros, bah, mon garçon, euh, bah, tu, te, tu te relèves, quoi. Parce que Hülkenberg, ça fait trois ans qu'il n'a pas roulé. Il arrive, il te, il te démonte. Donc, euh, heureusement que, du coup, euh, Hülkenberg n'était pas aussi chouard l'année dernière. Parce que je pense que Mick, il aurait pris salement cher. Ouais. Mais bon, que, on te pose la question. Est-ce que, du coup, c'est Hülkenberg qui va avoir, avoir l'épée de Damoclès des cinq constants Quelques <rire> instants, je suis compte là, mauvais. <rire> ça change de, de tête à chaque grand prix. Non, mais je pense, je pense que ça va être comme avec Schumacher, c'est-à-dire que Schumacher, quand il marquait des points, Steiner disait bah voilà, c'est cool parce que c'est une bonne chose. Et puis la première connerie que faisait Schumacher derrière, c'était de nouveau euh, la tête de turc. Donc euh, Magnussen a ah, quand même un sursis. Je me dois quand même juste. Ah, que se passe-t-il Ah non, il a, mais... il, a, il, a, il a reçu un bouquin. Il a reçu un... Oui, bon, mais alors, euh, bonjour, talent édition, Michael Duforest, euh, Racing Café gros, et, et Eurovision. Je, oh, allô oh, je, je veux mon... S'il vous plaît, parce que bon... Euh, j'en ai, ai personnellement un petit peu marre de pouvoir lui faire... le euh, euh, Petit livre rouge à formuler... Moi, bon, j'en bon. ai pas marre <rire> ah, euh, D'accord, ça lui fait 25 ah. centimes en plus, là, mais bon... Euh, <rire> en parlant de, en en de petit livre rouge, j'en suis un qui, bah, qui est concurrent du futur livre de, de Manu. <rire> pour, ceux, pour ceux qui aiment Le, le ah, Mans. Ouais, le conseil il est pas. Je le conseille, il est pas mal. 24 heures et malheur du Mans. Voilà. Ouais, mais à un moment donné, moi, Franck, ça, ça commence à me. Je ne peux pas en dire du mal parce que, certes, Manu sort un livre sur les 24 heures du Mans. On recevra d'ailleurs l'écrivain Emmanuel Touzot dans le Racing Café pour en parler. Euh, ah. mais, mais 24 heures et malheur du Mans est notamment écrit par Guillaume Dedeck, qui est un très bon ami aussi, qui travaille chez West France. Donc, à un moment donné, moi, tout, tout, voilà, mm -hmm. tous mes amis sortent des bouquins, machin, qu'est-ce que je veux faire Moi, non. Mais euh, ça voilà. Veut, ça veut dire, dire, dire qu'on travaille avec des bons. Voilà. Exactement. On a choisi des bonnes fréquentations. C'est une très bonne. Euh... Très bonne chose, mais voilà, je dirais bien sûr euh, acheter tous ces beaux ouvrages, on dit c'est plus grand prix, c'est apostrophe. Nicolas, tout Nicolas demande, il existe en français, c'est la version française euh, traduite oui. euh, donc chez Talent Sport et qui sort mercredi, donc après euh... demain. Et je tiens à vous le rappeler, si vous souhaitez écouter ouais. Gunther Steiner qui lit son livre, c'est possible Il est disponible en audiobook chez Amazon. J'ai écouté approximativement 1 minute 12 et j'ai envie de me flinguer. Donc, euh, courage, il fait 7h30. Le bouquin complet, et c'est Gunther Steider où tu te rends compte que quand il lit, c'est très compliqué à écouter. Mais voilà, Après, c'est peut-être un très bon... Bah déjà, Gunther, un des fois, à l'oral, il n'est pas évident à comprendre. Alors J'espère qu'il a soigné au moins le... la prononciation de ah il soit, mais du de coup, de coup Tu l'entends lire et c'est... C'est quoi. C'est pas... pas forcément... Il imagine très... au coin du feu, dans son petit chalet... Ouais. Avec son chien à gauche, sa femme à droite, hein, un petit thé. <rire> voilà. Si, il comme ça. And I said, and I said to y'a. Ya, yeah, yeah, make it very chic. C'est un peu C'est plus mais violent quand même, j'ai pas vu ça dans les bonnes feuilles. Euh, C'est pas trop loin de dire on parle de l'accent de Cyril, mais pas assez de celui de Gunther. Non, non. Le, le meilleur truc que tu peux faire avec Gunther Steiner, déjà tu l'appelles, tu dis, tu... ah, vous voyez Gunther Steiner, là, le monsieur qui fait, Y'a, yeah, y'a. Yeah, listen to you. Il est italien. Et là, ça te, ouais. ça te tue tout un monde. Hein. Les gens... Se... Pardon ouais. Oui, Guntersteiner est italien, il vient du Tirol. Bon. donc forcément... Ouais. Euh, fort, accent, euh, fort accent allemand là-bas. Euh, pas trop grave, on dit pardon. Oui, je pense que je l'ai appris à certaines personnes, mais Guntersteiner est italien. Oui, italien, euh... C'est assez, euh, assez incroyable. Et il parle italien avec un accent allemand, ce qui est absolument délicieux. <rire> Ça fait partie de ces petits bonbons, de ces petits plaisirs simples de, de la vie. Euh, ouais, D'ailleurs, on, peut, on, on pose juste une petite colle dans le chat. Répondez, pour ceux qui, pour ceux qui savent, ne répondez pas, de quelle nationalité est Otmar Safnamer Ça peut être intéressant de savoir s'il y a des gens qui le savent dans le chat. Et elle n'est pas simple celle-là. Voir la double nationalité, allez. Mais ceux ouais. qui savent, vous ne répondez pas. Vous dites où je sais, vous êtes sûr. <rire> Ah bah oui, bon. Ouais, c'est <rire> fort. Côté... J'ai longtemps cru qu'il était hongrois d'ailleurs. mais non, On croit que... On voit des choses et puis... On croit des choses et finalement... On croit <rire> que ce qu'on <rire> voit d'habitude, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Americano-roumain, quand même, c'est un concept. C'est ça. C'est très fort. Romano-américain. Alpha-Tauri, eh ben bravo encore à Yuki Tsunoda qui finit 11ème mmh. avec cet Alpha Tori moins bravo à Nick De Vries qui finit euh 18ème <rire> dans la qui... McLaren qui finit dans <rire> la McLaren <rire> <rire> euh... c'est bête parce que De Vries il a, il a pas battu, battu Tsunoda je crois hein, du coup pour ce en calif, en, ouais. en calif pour ouais. la première fois de, de l'année donc ça y est on pensait du coup qu'enfin du positif arrivait puis pour les virages il a bloqué sa roue et il allait percuter euh percuter la McLaren et c'est dommage c'était deux fois quand même hein, qui... au départ il faudrait qu'il apprenne après. Bah, je crois que Manu va sortir un article là-dessus aussi demain Alors, no Norris se prend un petit peu Norris euh... qui a mis un petit, euh... un, petit tacle. un petit skeu de gratos mais ça ne fait pas de mal non, le, le problème <rire> c'est que Norris que euh, effectivement euh, c'était mieux sur un tour en plus l'équipe était performante en début de week-end mais, euh, mais ça ne va pas en course il il a... j'ai l'impression que ça bizarrement parce que pourtant il est expérimenté et, euh, il est toujours à l'aise mais J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gérer ses courses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, il tombe sur un Tsunoda qui est d'une régularité euh, incroyable. Mmh. Puisqu'on mmh. rappelle qu'il a fait 11e, 11e, 10e, 10e, 11e. Donc il fait en fait là où est la voiture. Et, euh, et franchement, euh, ouais, de Vries, c'est compliqué. et je l'ai un peu, euh, J'en parlais un peu après Baku. Mais pour moi, c'est le Brendan Hartley. C'est-à-dire il va faire une saison. Et puis l'an prochain, il sera remplacé par Liam Lawson ou euh, Ayumu Waza. Mais dans tous les cas, je vois difficilement. Euh, Comment, euh, comment De Vries terminerait, euh, serait prolongé. Et je ne sais même pas s'il terminera la saison à ce rythme-là parce qu'on euh, sait qu'à l'époque où ils avaient euh, un Brendan Hartley ou des pilotes comme ça, ou un Daniel Kiat, Toro Rosso n'hésitait pas à, à changer de pilote avant la fin de saison. Donc, euh, ouais, je pense que De Vries, c'est compliqué et c'est vrai que là, il tombe, euh, il tombe sur le Yuki Tsunoda 2.0 qui, euh, qui, qui est difficile à jouer. Ouais, parce qu'il part loin. Hein. Il part, euh, il part ouais. 16 ou 17ème et... Il finit 11 à 1 seconde 3 du, du, du point de la 10 place. Euh, et dans le chat, j'ai vu euh, Laurentin qui dit « Yuki, c'est le meilleur pilote des 5 premières courses et je refuse d'entendre quelque chose d'autre. » Je le mettrai haut, Yuki, ce, là, sur ce début de saison. Ouais. Il est vraiment ouais, excellent. Il est excellent. La progression qu'il a faite depuis, euh, depuis le milieu de saison dernière, euh, moi, je suis vraiment super impressionné. Et euh, tout le monde s'est moqué de lui en 2021, parfois à juste titre, parce que c'est vrai qu'il était... Il avait son, ce petit côté justement euh, branleur un peu. Euh, qui, ah bah didactisme là. Ça a ah oui là. Beaucoup, oui. Clairement où voilà où sa vie c'était la F1 mais après la ps après la 5 et après Uber Eats et là c'est vrai que euh, <rire> il pris un recadrage de Franz Tost qui du coup il l'a pas trop mal géré et Franz Tost a redit d'ailleurs ce week-end que euh, pour lui il faut laisser aux jeunes pilotes comme ça de ce profil là il faut laisser 3-4 saisons et euh, et c'est vrai que Tsunoda en est le parfait exemple. Euh, Fin 2021, tout le monde voulait le voir partir parce que personne ne disait qu'il était impliqué, que était, tout le monde disait que ce n'était pas un pilote de F1. Aujourd'hui, il est ultra légitime et il y a zéro. Pour moi, il y a zéro contestation sur le fait qu'il faut qu'il reste dans l'équipe. Il faut que l'an prochain euh, Alfa le prolonge. Bah là, ouais, là, il est devenu leader de l'équipe alors qu'on disait, euh, euh, disait du coup que c'était sa lettre de brise, hein, mais là... Euh... C'est très très bon ce que fait, euh, ce que fait Yuki Chaudin, donc bravo, bravo à lui. On va, on va espérer que ça dure, hein, il faut que ça continue comme ça de toute façon, et qu'il qu arrive à se montrer, et bon voilà, il a une voiture qui n'est pas extraordinaire, mais au moins, euh, euh, comme dit Benjamin, il s'est bien calmé, il a appris de ses erreurs. D'ailleurs ça je pas du que sur Youtube, Benjamin découvre nos streams, et il découvre aussi ta... Tes miniatures, pardon. Et du coup, ils trouvent qu'elles sont très jolies. <rire> un petit message personnel, vous vous enverrez des petits, euh, petits messages sympas après <rire> sur YouTube, ne vous faites pas. Euh, mais voilà, Après, fait, juste, toi, juste, au, au après juste, tu, tu dis voiture pas exceptionnelle, on parle de un ou deux dixièmes entre, entre pas mal de bagnoles là, quand même. Il faut quand même remettre ouais. les choses. Oui, oui bien bras, sûr, mais après. C'est pipi de chat. Voilà, c'est voilà. très serré, mais tu sens. Tu sens que tu, avec Alphatori, tu es dans ce, ce sac avec Alfa Romeo et peut-être un peu Williams, où quand, quand elles seront dans un très bon jour, elles peuvent aller chercher du 8, e 9e place, mais tu ne peux pas aller beaucoup plus haut, alors que certaines peuvent aller euh, jouer Je aussi. C'est un bon réglage, la... ça passe. Mais mmh. oui, c'est faisable. Mais là, là quand tu as comme en dessous les dépassements qu'il a fait à l'extérieur dans le premier tour, là, il, a, il a enroulé tout le monde, c'était euh, vraiment très joli. Non, franchement, il est, il est vraiment. un. Hein... Ah, c'est vraiment un très bon pilote, là, aujourd'hui, au là Ça fait plaisir, parce qu'on avait beaucoup d'attentes. On savait qu'en talent brut, justement, c'était vraiment un très bon. Bah, là, il prouve qu'en voilà, ayant en mis un tout petit peu de travail, en plus, parce qu'effectivement, lui-même le disait, de toute façon, qu'il n'était pas là. D'ailleurs, Manu, je crois que son club préféré, c'est l'Olympique de Marseille, puisqu'ils ont eu Burritz sur le maillot, donc comme ça, ça lui permet à chaque fois d'avoir de... <rire> un, un joli maillot. Il en est très, très content. Euh... Bon, bah, on parle de très content, là, Alfa Romeo, c'est... Ça devient Bien compliqué. Voltaire Valtteri Bottas qui termine 13e. Euh, Joe Guanyu qui termine 16e. Il y a ça allait un là, peu mieux en bon. calife qu'en course, on va dire. On voyait, mmh. on voyait un peu plus. Même en libre, en libre ça marchait pas trop mal. Mmh. Euh, c'était dans le top 10. Euh, en calife, c'était même pas si mal que ça. Je n'ai pas le, le résultat des, des califs sous les yeux. Euh, euh, Bottas fait 10e parce qu'il ne fait pas de chrono. Oui, bon, il a 4 de 2. Et Joe est 14 je crois. Mmh. Voilà, mmh. donc c'était pas si mal. Quoi. Voilà. Bon, après, voilà, c'est. C'est le peloton hyper serré, ça, ça se joue à un dixième de plus ou un deux dixième de moins, un réglage plus typé course, un réglage plus typé qualif, je veux dire, là, c'est. Ils sont, ils sont tous dans un mouchoir de poche, là, à ce niveau-là, je veux dire que. Un, un petit fait de course, un, un arrêt au centre qui déconne un peu, on ressort dans le, pas dans le bon peloton, euh, avec les trains DRS et tout, ça vous, ça vous ruine une course. Dire, là, on, a, on est vraiment à ça en ce moment, dans ce peloton-là, c'est que. C'est très difficile de juger en fait. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent dans leur communiqué c'est que les résultats, certes, n'est pas là, mais en termes de positifs du week-end, ils ont tiré un paquet. Et je veux bien le croire parce que la prestation était quand même bien meilleure sur les résultats, sur, enfin, sur les chronos, tout ça, ouais. que sur les deux trois dernières courses. Donc, euh, donc oui, effectivement, euh, difficile en termes de résultats, mais bon, voilà, il n'y a, a, a, a plus qu'un ou deux points à jouer hein, quand, quand tous les top teams sont arrivés et on rappelle que les 20, que les 20 pilotes ont terminé. Euh. Et donc voilà, si on finit 13, 12, 11, euh, tous à près dans le même paquet, c'est pas évident de faire la différence quand, euh, quand toutes ces voitures sont très très proches. Le problème, c'est qu'ils ont privilégié les qualifs pour retrouver un bon niveau. Ils sont ouais. contents d'être de nouveau en mais du coup, en course, ça se paye cash parce que mmh. Bottas finit 13e, Joe bien. 16e, ils sont à 1 minute 11 et 1 minute 18, respectivement, du vainqueur. Et au final, il euh, n'y a que Williams euh, et McLaren qui font moins bien c'est ouais, pas terrible quoi, et finalement une dixième place en qualif pour faire ça à la fin c'est pas, pas fou non plus Donc, pour moi pour moi c'est toujours, une... avec le fait que McLaren est beaucoup plus instable et a, a du coup parfois des, bon, des bonnes courses, c'est toujours une, pour moi la pire équipe du plateau parce que finalement Williams a aussi ce profil à être un peu plus à réussir à vraiment se démarquer par moment et euh, Alpha euh, encore une fois, bon, bravo, merci à eux merci pour eux euh, d'avoir commencé la saison à Bahreïn où euh, tout le monde était un peu paumé parce qu'ils euh, se sont mis directement dans le bain mais Ça ne se reproduira pas tant que ça de marquer des points comme ça, je pense. Mmh, Après, ça nous arrange hein. si l'Alpha roule pas trop près de la Ferrari, parce que des fois, ce n'est pas évident de les reconnaître. <rire> C'est vrai, il fait sombre, ce n'est pas terrible. Oui. Ouais, ce n'était pas, mmh. pas simple. Euh, là, on a maintenant Williams, messieurs. Eh bien, Chez Williams, euh, 14e place pour, euh, pour Alex Albon, 20e place donc, pour Logan Sargent, qui a, euh, qui a dû changer de museau en début de course. Je ne sais même pas si on a vu vraiment ce qui s'est passé avec, euh, avec Logan Sargent. J'imagine qu'il a touché quelqu'un. Peut... Le... Oui, je pense que, oui, je pense que, oui, je pense que par rapport avec De Vries et McLaren, peut-être qu'il a dû toucher. Ouais, je, crois, ouais. je crois, je crois ouais. parce que De Vries, De Vries, pile devant lui, il a dû abîmer l'air à ouais, ce moment-là. La race passe mal en plus, ils ont du mal à remettre le museau. Oui, pour lui, c'était mal. C'était contre... brouillon, lui, il n'était pas du tout dedans tout le week-end. Je pense qu'il a eu beaucoup. À... à mon avis, il a subi un peu la. Ce que subissent les pilotes quand ils jouent, quand ils jouent à domicile, c'est qu'il a eu beaucoup de pression, beaucoup d'activation de, de, sponsor et tout ça. Et je pense qu'il est arrivé sur le week-end, il était rincé, il n'était pas concentré. Et, euh, et là où Albon, lui, euh, est toujours il est un peu plus en mode machine de guerre, il s'est fait euh, éclater. Ouais. Après, ces chronos n'étaient quand même pas dégueux, dégueux à Sargent, ils restent quand même dans les 2-3 dans les dixièmes d'Albon, on n'est on pas, pas sur du Latifi-Albon, oui. c'est juste pour repréciser non, un non, peu, non, le, non, clairement. Dans, dans le contexte, on est quand même sur, des, sur des, des, des chronos qui sont très très proches entre les pilotes, à ouais, Sargent, voilà, ici, une, une erreur en début de course, ça, ça se paye cash, puisque vu que toutes les équipes ont fait un seul arrêt, qu'il n'y a pas eu de safety car, Euh, je veux dire, euh, bah, là, le moindre peut cette course là vous met forcément derrière tous les autres, donc euh, vous ne pouvez pas faire mieux à domicile. Yes. Albonne un peu déçu parce que je, je le voyais mieux placé, je le voyais faire un mmh. petit peu la surprise, parce qu'il était, euh, était hyper rapide en, en libre, il a fait souvent euh, 6, 7, 8, euh, voilà dans, en, en cours de séance, pas forcément en fin, de, en fin de séance, mais souvent en cours de séance, il était vraiment toujours dans, dans le bon rythme, sur les relais et tout, et je le voyais un peu mieux placé, je pensais, moi, Si j'avais dû décerner peut-être un point surprise, entre guillemets, sur, sur cette course-là, j'aurais bien mis Albon, mais bon, effectivement, ça s'est un, ouais. euh, un peu plus écoulé en course euh, cette fois-ci. Mais euh, une voiture très sensible au vent aussi, la Williams, toujours, donc euh, ça a toujours, pas dû aider, je pense, en Oui, parce qu'on n'a pas parlé, il y avait énormément de vent hein, ce week-end à Miami, oui. ouais. ça balayait vraiment le circuit. Ouais. Euh, c'est très compliqué. Effectivement, tu disais, c'est 3 dixièmes entre Albon et Sargent, il euh, y a précisément 343 millièmes entre les deux en Q1, Albon est 11 ème Sargent est 20e. Euh, ouais. en, en gros, 343 millièmes, ce n'est pas un écart exceptionnel entre deux équipiers. Et on voit qu'au moindre truc où la pilote ne va pas, pas forcément mettre la voiture dans la très bonne fenêtre, et tout ça, euh, c'est ce qu'on prédisait en début de saison. Il se prend 8-9 places par son équipier euh, au 3 dixième. C'est fou. hein Ouais. Ah, c'est vrai. Enlevez-nous en les Red Bull. Hein. On aurait des super courses. <rire> ouais. Ça sera. Euh... Peut-être à l'avenir, peut-être que Red Bull... Je n'ai rien à a... dire sur Red Bull les Red Bull parce qu'on va, on va me dire que je suis anti Verstappen. Bah oui. <rire> je ne commente, euh... euh... commente pas ta phrase. <rire> ouais, mais par contre, tu vas pouvoir commenter euh, l'équipe dont on va parler maintenant. Ah oui. 17 et 19, ça va. Ça aurait pu être 18 et 20. <rire> Ou 19 et 20. Le, le problème, c'est qu'ils se qualifient 16 et 19. Et, en fait, il n'y a, a pas de il y a, y a pour les pas gens, de grand on parle de McLaren hein. oui on parle de McLaren oui, non, les... oui, si vous... non mais oui vous vous doutez écoutez 2h16 donc là votre podcast il doit durer depuis 1h40 1h40 vous savez très bien qu'on parle de McLaren là on n'est plus sur Red Bull alors là c'est c'est terrible moi j'ai enfin après on vous dit ça et peut-être que dans trois grands prix on parlera d'une cinquième place d'une McLaren à l'arrivée parce que cette voiture c'est un yo-yo absolu et c'est Et c'est très compliqué depuis un an maintenant de vraiment comprendre ce qu'ils font. Mais moi, je continue de me dire que euh, pour Piastri, c'est pas gênant parce que tu te dis, voilà, c'est sa première saison, de toute façon, donc les gens réussiront à voir son talent. Et... Mais Norris, c est, c est... comment tu peux continuer d'être motivé en étant euh, un, un excellent pilote comme il a déjà montré en ayant une voiture qui est catastrophique comme ça Parce qu'il ferait un week-end ou... Norris avec sa 7 ème place, c'est ça le pire Après, bah ils retrouvent un peu des couleurs et du sourire, du sourire en disant ⁇ ça y est, ça ⁇ on se lance en ouais. fin, et puis finalement, Minami, il n'y aura pas du tout. Quoi. Je veux dire... Bon, après, encore une fois, ils ne sont pas largués, hein. ils sont à Paris, ils sont dans ce gros groupe voilà, de, de voitures entre, entre 8 dixièmes et 1 seconde 2. Quoi. Et voilà, il suffit que d'autres pièces arrivent, et c'est prévu pour Imola, je crois, ouais. euh, de mieux comprendre effectivement ce qu'ils ont mis sur la voiture. Pour, voilà, rappel que Miami, c'est un circuit urbain. C'est atypique, maintenant on va enfin mettre un peu tout ce côté circuit urbain de côté, je, bon, exception faite de Monaco, euh, pour vraiment voir des, des F1 évoluer sur des circuits beaucoup plus traditionnels, donc euh, voilà, Ibola, Barcelone, euh, même Montréal, je ne classe pas en circuit urbain, parce que c'est en ville, mais il n'y a, a rien d'un circuit urbain, euh, et, tout, et tout ce qui arrive pendant l'été. Donc euh, sur ce genre de circuit-là, attendons de voir effectivement ce que ça va donner, le côté de McLaren, mais... Euh, c'est vrai, vrai que ça peine ça, ça, ça a du mal mais voilà mais c'est pas largué quoi. C est, c est, encore une fois c'est pas largué c'est juste fait, pas dans mon peloton quoi. enfin la bonne ouais, partie du coup. Ce, qui, ce qui fait chier c'est que du duo de pilotes est vraiment très bon ouais. parce que Piastri est déjà pas loin du niveau de, de Norris donc euh, ne une fois là il est très bon en course mais il a dû s'arrêter dans les premiers tours en Védelron aussi donc, euh... ouais et puis il est ouais, en, ouais. Est à, en qualif il est à 0,090 de Norris donc il est à mmh. 9 centièmes donc euh, Est, euh, il est excellent depuis le début de saison, je suis désolé, mais euh, il montre que le problème, c'était bien Ricardo, parce que Ricardo n'avait pas eu mmh. ses écarts-là avec Norris depuis 2021, et, euh, et honnêtement, McLaren, c'est incompréhensible, ils ont, ils ont un, un duo de pilotes qui est super bon, ils ont un duo de pilotes qui est jeune, donc qui pourrait potentiellement s'installer pour plusieurs années, et tout ça, et Norris, je suis désolé, le, le sourire disparaît de plus en plus, et de plus en plus violemment, et euh, Piastri, euh, bah, pour l'instant, il est super content, il est en F1 et tout, mais... Je pense qu'il a, il a, il a, il sait qu'il mérite mieux qu'une 19e place. Alors, évidemment, toutes les places sont chères en F1. Et, euh, mais McLaren, en fait, ce qui est qu incompréhensible, c'est qu'ils amènent une EVO à bas coût, elle fonctionne puisqu'ils sont la 5e force tout le week-end en termes de performance. Et là, la même voiture, sur un circuit un peu différent, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a pas de grip, il a pas de... mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Il y, y, y a eu zéro problème, ils disent c'est juste notre niveau, on ne pouvait pas faire mieux. Et franchement, euh, alors, je veux bien croire que c'est très serré, et de toute façon, il y aura d'autres équipes qui vont se prendre des taux pareils dans l'année. Mais moi, je suis quand même super impressionné de, de voir à quel point ils ne savent pas pourquoi. Et c'est vrai que j'espère vraiment que les EVO de d'Imola vont, euh, vont très bien fonctionner. On peut... Bon, je pense que Norris ne fera pas une série de trois podiums à Imola, hein, vu qu'il a fait 2021-2022. Je ne pense pas qu'en 2023, ça se fera. Mais ouais, euh, si, si ça pouvait au moins faire un, des, des points, ce serait chouette. Quoi, parce que là. Ah ouais, mais... Des tolls, ça arrive à tous les niveaux. Regarde Mercedes qui était deuxième en Australie. Euh, ils ont galéré comme pas possible à Miami. Donc en fait, les tolls, comme tu dis, ça arrive à chaque équipe, mais à son, à son propre niveau. Mercedes peut passer du coup de la deuxième à la cinquième. Oui. Comme McLaren, ça peut passer du coup de la cinquième à la dixième. Tellement c'est regroupé. Et encore une fois, on a une Formule 1 hyper compétitive cette année ça je veux pas trop m'alarmer non plus pour pour eux mais il faudra accepter je pense peut-être dans cette F1 hyper compétitive que des fois tu peux finir 7e comme des fois tu peux finir 16e mmh. et que et que voilà il faudra, faudra se dire eh ben écoutez on est, on est tous hyper serrés c'est ce qu'on voulait on voulait tous pouvoir se battre bah bon, c'est pas pour la victoire encore mais au moins tous pouvoir se battre pour des points et effectivement maintenant bah tu t'as as neuf équipes euh, qui peuvent se battre pour des pour des points quoi et Il faut accepter que, voilà, que maintenant c'est tellement serré, c'est presque, presque comme de l'indycar en fait. On arrive sur, sur, on un peu sur le concept de l'indycar. C'est ça qui, est, qui, qui était espéré depuis tellement longtemps en F1. Donc, voilà, maintenant il faut que McLaren euh, apprenne ses évolutions sur un circuit plus traditionnel, complète euh, le, le, le panel de, de pièces et puis, euh, et puis voilà. Il n'y a, a, a, a pas le feu. Il serait à 2 secondes, oui effectivement, euh, ça serait très inquiétant. Mais ils sont à une seconde une seconde une voire même un peu moins. Donc, mm -hmm donc voilà c'est pas... On, on dit, euh, le, nous dit que nous dit Noé s'expliquait que la McLaren a du mal quand la piste n'a pas d'adhérence et donc là forcément on va en course, euh, oui. elle n'avait plus d'adhérence du tout vu qu'il y avait des, des grosses pluies la nuit et Harry Portière, déjà chapeau pour le pseudo hein, il est complètement validé euh, Harry Portière c'est parfait mais il nous dit que Piastri aurait peut-être dû rester chez Alpine encore une fois Piastri n'était pas chez Alpine donc il ne pouvait pas rester ouais. dans une équipe avec laquelle il n'avait ouais. pas de contrat <rire> Il a été le bouche-trou d'Alpine quand Alonso a décidé de partir du jour au lendemain. Mais euh, le, au moment où il signe chez McLaren, il fait le choix entre un volant titulaire chez McLaren et un volant de réserviste chez Alpine. Et bah, le titulaire sur Williams, au mieux du mieux. Mais encore, c'était pas ouais, ça. Voilà, parce Éventuellement, le rush, franchement, ça euh, aurait pas été mieux. Et euh, donc, on ne peut pas lui en vouloir d'être parti chez McLaren. Et, euh, et honnêtement, euh, il aurait. Un jeune pilote aussi bon soit-il, on le dit toujours dans ces émissions, ne peut pas passer deux années de suite sur le banc de touche. Il y a forcément un moment où les gens l'oublient, parce que, parce que ça arrive à tout le monde, et il y a, pas, il y a très peu de pilotes qui, qui peuvent revenir comme ça après plus de deux ans. Donc Il a fait le très bon choix, il n'avait pas d'autre choix à ce moment, au moment où il l'a fait, et, et Alpine, encore une fois sous la direction de Rossi, a fait de piasserie son bouche-trou et s'est fait humilier en public. C'est terrible. Bien. Euh, on nous dit, il y a 50, qu'ils arrivent à avoir plus de sponsors que de points chez McLaren. Oui, enfin... Voilà. Euh, Ferrari. Ah là oui. Ouais, mais Ferrari, <rire> qui est quatrième du championnat, n'a que 30 points de plus que ce que McLaren a en sponsor. C'est-à-dire euh, que le chiffre en sponsor est très gros, si vous voulez. C'est ce qu'il faut vraiment oh, se dire. Oh, oh, oh. Vu qu'il continue de signer des sponsors, on peut faire un petit décompte pour McLaren qui est point versus sponsor. Pour l'instant, c'est 14 à 48. Mais voilà, quand est-ce que ça basculera de mon côté On rappelle que McLaren a très récemment signé un sponsor de vêtements à utiliser lors des voyages vers les courses et depuis les courses. Donc, il <rire> peut encore trouver des trucs, Zach Brown. Il peut trouver des machins. Moi, je te dis, ils vont signer un sponsor de sponsor, j'en suis sûr. Il y a moyen. Ou alors, ça, je... moi, je suis certain maintenant, il y a la suite qui n'est pas encore faite et qui va commencer à arriver. Red Bull a annoncé d'ailleurs l'été les... qui la patronne et ça va être pareil. Là, or... Zach Brown, il arrive à la cantine, il voit, il voit le sandwich, il dit ça manque de maillot." J'appelle Heinz tout de suite Et mayonnaise officielle de McLaren F1, et il va y avoir de ces trucs-là, c'est pas possible On en pas fait qu'il y a deux semaines, ils ont, ils ont prolongé avec Jack Daniels et qu'ils font une collaboration pour un whisky McLaren. Donc... Oui, parce qu'en général, Manu, quand on est triste, on boit pour oublier, donc effectivement... C'est ouais. assez... ce que je compte faire, moi je suis amateur de whisky, je compte bien l'acheter, puis bah, je, je boirai dimanche soir après chaque Grand Prix... Ouais. Je viendrai le goûter chez toi alors. Ah, Avec Manu, plaisir. tu fais tes performances de McLaren Non, non. Ah, bon, pardon. <rire> J'oublie. J'oublie, ça marche. Ouais. Ah, bah non, parce que si on devait attendre euh, d'ouvrir les, les bonnes bouteilles juste pour les équipes qu'on soutient, on aurait, une, on aurait une cave bien, bien vieille. On ouais, une bouteille en 15 ans, alors merci. Hein. Coucou, Franck, là, je viens de sortir un petit rouge 10 ans d'âge un 2013. Mais alors, tu m'en diras des nouvelles. <rire> exceptionnelles exceptionnel. J'ai enf... enfin pu le sortir. Après les performances d'Alonso, donc euh, ah. ça s'est très bien passé. Euh, là ils, vont, ils vont demander à Red Bull de tenir le spot. Bon, on va il va aller voir. Red Bull et il va. Faire, eh, j'ai une idée. Bon, on peut avoir une Red Bull. On a déjà une Red Bull à la maison. Oui, mais enfin, en c'est la McLaren. C'est la McLaren, Red Bull, c'est pas, pas, aussi bien. Euh, nous dit à quand le beau jet nouveau McLaren. Je ne sais pas. The best of both worlds. Je pense qu'il ne va pas très bien vieillir, celui-là. Il n'aura que des arômes d'orange, par contre. Il n'aura que ça, c'est que l'orange. Comme Norris, à ce qu'il il va pas très bien. Alors, Norris, ça, ça, devient, ça devient compliqué. Euh, au niveau des classements, juste pour revenir sur les classements des, des championnats très rapidement, donc au championnat pilote, Max Verstappen est toujours en tête, évidemment, avec maintenant 14 points d'avance sur Sergio Pérez. Fernando Alonso est toujours 3ème vous ne connaissez pas votre, euh, votre table de 15 hein. on a inventé la table de 15 vous <rire> la suivez je vais faire de 15 x 5 75 c'est très précis Lewis Hamilton est quatrième devant Carlos Sainz George Russell et Charles Leclerc chaque Mercedes est devant sa Ferrari respective tout va bien <rire> du coup ça. c'est marquage ça aurait fait au plus cas. joli d'ailleurs entre Hamilton s'il avait fait Hamilton a fait 55 points hein. le numéro 44 a eu 55 points le numéro 44 points <rire> ah ben, ils font pas ça bien ils font pas ça bien chez Mercedes Landstrand est 8 e Lando Norris 9 e comme quoi tout n'a pas si mal chez McLaren et Pierre Gasly qui est actuellement toujours au 10 e rang avec 8 points Bon évidemment vous voyez qu'il y a des écarts assez, euh, assez impressionnants mais il est monté. il est remonté Pierre Gasly avec son résultat oui ce week -end. il, est il a remis 4 points plus fait. il intègre effectivement ce, ce classement et au niveau du championnat des constructeurs pardonnez-moi Red Bull a 224 points Aston Martin en a 102 ça ça fait Très très mal. Voilà. Mercedes en a 96, Ferrari 78, McLaren 14. C est, c est, il est là le gap aussi. Hein, il y a un gap entre la première et la deuxième place, entre la quatrième et la cinquième, c'est énorme. Alpine a également 14 points. As 8 points. Alfa Romeo 6 points. Alfa Tori 2 points. Williams 1 point. Désolé, l'Eurovision commence demain. Je suis fin euh, prêt. Euh... C'est là qu'on se rend compte que pour que Alpine aille chercher la quatrième place, c'est pas possible. Donc il y, y a des gens qui vont dégager. Voilà, voilà, voilà. Laurent aussi a regardé des trucs qu'il a fait. Eh ben, on va s'amuser. Le département juridique <rire> va avoir de, du boulot. Et Benjamin Audi n'ont plus Coca <rire> chez McLaren. Si, si, il peut faire un whisky Coca avec Jack Daniels. Ça, ça, oui. euh, ça marche très bien à consommer avec modération, euh, bien sûr. Évidemment. Avant Mais de conclure l'émission, je voulais quand même un petit point de news, quand même, juste euh, sur euh, une oui. news importante qui est tombée pendant le week-end. Euh que nous avons traité sur Energy Noto qui bizarrement est passé un peu inaperçu euh, dans, dans, le, dans le paddock de l'AF1 puisqu'on avait la confirmation par Stefano Domenicali euh, et par Toto Wolf qu'à partir de 2024 nous aurons un chamboulement, totalement du, enfin, chamboulement total pardon, du calendrier de l'AF1 avec un regroupement peut-être pas total mais un regroupement de plus en plus fort de, des courses par continent donc les courses européennes, asiatiques, américaines Euh, ensemble. Donc après, c'est effectivement sous réserve des conditions climatiques, euh, aussi des, des, des pays, euh, des pays en question. Mais voilà, il sera, il sera vraiment peut-être plus déconnant de voir maintenant un Miami couplé à un Montréal, euh, ce genre de choses. Voilà. Donc euh, donc voilà, bon, bon step fait pour pour la F1, pour la, pour la, pour l'impact effectivement carbone, puisqu'on rappelle que la logistique de la F1 c'est quand même 90 voire 95 de sa pollution, mmh. et pas les F1 qui tourne 300 km chacune euh, 23 fois, 13, par an, 20 fois. fois par an. Pardon 93%. Oh, 93%. Ouais, 93%, ouais. 93%, ouais. 93% effectivement, rien que pour le, le fret aérien, ce genre de choses. Donc, donc, si on arrive effectivement à limiter les déplacements, on va, on va vraiment réduire l'impact. Après, en termes, de, bah, après aussi, en termes de calendrier, ça sera aussi peut-être plus facile aussi pour les, les équipes, les ingénieurs. Euh, par contre, des personnes risquent d'être plus éloignées de chez elles plus longtemps. C'est un peu l'aspect aussi négatif. Mmh. Donc, on voit aussi des mécaniciens ingénieurs qui passeront peut-être plus de temps aussi à l'étranger sans pouvoir revenir à leur base c'est aussi le, le, le, le côté, le désavantage mais bon voilà, on a hâte de voir du coup euh, à quoi peut, peut de ressembler un calendrier romanier euh, totalement quoi voilà, et ça. je vois dans le chat on, on dit, euh, Games from Jurassic, j'y crois pas il y aura, on aura pas tous les grands prix américains à la suite mais on peut avoir par exemple Miami non. couplé avec Montréal on peut avoir Austin couplé avec Mexico et euh, Las Vegas couplé avec le Brésil par exemple comme ça tu éloignes un peu les, les, les grands prix et après il faut pas oublier que les états unis c'est quand même sur 3000 km de large. Donc au final, euh, les, les courses ne se font pas réellement, euh, sont, sont pas réellement en concurrence. Mais voilà, le but, c'est de faire un déplacement pour deux, deux destinations qui sont lointaines, ce qui permet d'éviter du, du fret, parce qu'encore une fois, c'est ouais, vraiment le fret DHL qui, qui pollue le plus. Et par exemple, on rappelle que là, la F1 vient de faire Europe, Bakou, Miami, Europe. Donc c'est vraiment au niveau, niveau pollution euh, Du, du fret, c'est catastrophique. Et ça, a priori, ce genre, genre d'aberration va sauter. Après, il faut. Déjà, cette année, on a déjà. Aussi, Mexico, euh, Brésil, Las Vegas, c'est déjà. Euh, c'est déjà c'est mmh. déjà, déjà, déjà bien regroupé comme ça. Donc, il y a quand même quatre courses sur le même continent. Alors, certes, entre. Euh, Entre Austin et, et le Brésil, il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a des distances quand même à parcourir. L'avion n'est pas, pas juste à côté, donc ça, ça reste du, du transport. Mais c'est moins euh, débile que de faire états euh, enfin, unis Europe, Europe, Brésil, Brésil, états unis enfin, genre, On évite un retour en Europe. Quoi. Donc ouais. voilà, Avoir effectivement ce que ça va donner. On devrait avoir une bonne surprise d'après Stéphane Dominicali en termes de réagencement. Et Dominicali, d'ailleurs, qui, qui se tient prêt à rencontrer le président Macron peut-être sous l'impulsion de Jean Lézy pour euh, reparler effectivement d'un Grand Prix de France, mais cette fois-ci soutenu au niveau national et puis au niveau euh, régional. Voilà, qu'on rappelle que le Grand Prix de France est revenu grâce à Estrosi, hein, et donc la partie euh, VAR-PACA, effectivement. Donc là, maintenant, peut-être qu'enfin, la France se décidera à soutenir son Grand Prix au niveau national, comme à la bonne époque de, du Parti Socialiste, hein, parce que c'est quand même le Parti Socialiste euh, Euh, qui avait euh, effectivement lancé le Grand Prix à, à Manicourt. Euh, ouais, François Mitterrand euh, Exactement. Donc mmh. euh, peut être euh, ce retour effectivement d'un même si c'est pas le premier des, des, des soucis de d'Emmanuel de, de Macron, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs sur un sur un Grand Prix de F1. Euh, donc voilà espérons, euh, c'est possible, possible, il peut y avoir une alternance euh, envisagée avec, avec Spa, avec, euh, même le Red Bull Ring passerait en alternance aussi, puisqu'avec Calami, euh, pour, pour continuer à parler calendrier, Calami, c'est vraiment très très très dur de, de négocier avec eux, les financements ne mmh. sont pas du tout là, il n'y a pas de volonté, et je crois que la décision d'attendre dans les 10-15 jours, parce qu'il y a Spa qui attend, c'est quand même bien parti pour que Spa puisse être prolongé et que Calami soit Ils font enfin enterré. En... Ils font le boulot, pour, ouais, en tout vrai. cas du côté de la Belgique, mais euh... Euh, en plus, ouais, c'est vrai que tu dis Macron jamais venu, Emmanuel Macron n'est jamais venu sur un Grand Prix C'est bête, quoi, parce qu'il pourrait... Fin... Avec les performances ah oui. d'Alpine un grand prix sur deux, il pourrait largement venir consoler Pierre Gasly dans ses bras, mettre une petite tape amicale à Esteban Ocon, tu vois, il, pour... il pourrait, quoi, il y aurait a oh la place. Donc, euh, il y aurait rajouté sa, sa couche de toxicité et mettre un coup de pression à Luca Déméo, qui du coup mettrait un coup de pression à Rossi, qui du coup mettrait un coup de pression à Zasnower, <rire> serait... Ouais, mais ce serait drôle que ça se fasse en téléphone arabe. <rire> et que finalement, <rire> le message soit plus du tout celui du président à la base, tu a des trucs qui sont complètement, euh, complètement à côté. Donc ça devient, ça devient compliqué. Alors, voilà, quand on ici par exemple, alors les gens, parce que certains ont commencé à croire que oh, ça veut dire que le Brésil il va accueillir la finale Bah oui, parce qu'Abu Dhabi ils vont le mettre au début Non, c'est juste qu'à la fin, au lieu de faire Qatar, états unis Mexique, Brésil, états unis Abu Dhabi, on peut-être faire euh, états unis Mexique, Brésil, états unis Qatar, Abu Dhabi, tu vois, en ensemble Alors moi j'ai ah. une théorie qui est que vu que Liberty Media est promoteur euh, de Grand Prix de Las Vegas qui est son propre événement à lui tout seul je pense qu'ils vont, ils vont euh, réduire un peu la facture pour Abu Dhabi et que Las Vegas sera euh, manche finale de la saison euh, d'ici un ou deux ans. Parce que si c'est un On succès cette année, ont. à mon avis, ils, ils en feront la finale du, du championnat. Ça va être bien, ça, la finale du championnat à 6h du mat. Mais à Las Vegas, sur un parquet, ça va être bien. L'Australie a fermé la saison pendant des années à 4h du matin. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, là dans un truc où, où ils n'arrêtent pas tu vois, de dire qu'il faut. Enfin, même en fait. En tant que ça, ça fait finale du championnat à 22h. Euh, enfin non, finale du championnat à minuit sur la côte, euh, côte est-américaine. Si tu, tu si tu veux le faire pour les Américains, c'est un, euh, un peu étonnant. Après, après c'est vrai que tu donnes le trophée de champion du monde au pied des, des casinos de Las Vegas. Ça a quand même une, une gueule qui est assez, euh, assez incroyable. Mais oui, alors ce serait... <rire> ce serait ça ferait titre bien. sur tapis vert, c'est ça <rire> oh oh <rire> la saison va se jouer sur un coup de dé. Oh <rire> oh <rire> oh, on va pouvoir. Oh ça va être un régal. Et la roulette ouais. Du 16 au <rire> 18 novembre, préparez-vous, ça va être une merveille absolue. Enfin du 17 ah au 18 novembre. Oui, <rire> On va parler parler titres sur la coup de poker L'expression de Gaëtan Vigneron, le grand casino, ça sera plus, plus vrai que jamais. Oh, c'est le casino Oui, tout à fait, Gaëtan, ils sont au pied du... Vas-y, euh... Stéphane côté. oui, Gaëtan, c'est un casino, absolument. Oui, Gaëtan, c'est le César Palace, oui. C'est la euh... Tour Eiffel, là, c'est la Tour Eiffel, t'en es pas à Paris, là tour, tour 24 du Grand Prix, et on a croisé ce week-end plein de stars, il y avait Céline Dion, bien sûr, qui était là, il y avait... <rire> Parce que parce qu'on est obligé juste de l'évoquer rapidement mais moi je sais Manu que tu as beaucoup aimé le show d'avant-course moi en déplay, soi il ne me, ouais. me déplaît pas mais, mais comme Las Vegas va être 15 fois pire oui. le show d'avant-course va débuter à 1h du matin en français et va se finir à 5h57 enfin ça va être euh... il ne pourrait pas mettre chaque pilote sur, un, sur chaque fontaine du Belladio là <rire> <rire> pour les propulsions en lévitation <rire> mais, euh... ah, mais ouais, ils vont faire comme le clash en NASCAR ils vont faire une neutralisation au milieu pour faire un concert de, de Ice Cube <rire> non, mais ça, je sais pas vraiment ce qu'ils prévoient mais moi je m'attends, tu sais, ils seraient même capables de refaire l'intro la... de la F1 mais où tu as les pilotes, il y en a un qui lance les dés l'autre qui tourne la roulette machin. On ça, ça, ouais, ça, serait possible. ça serait totalement faisable donc euh... Ça. ça va être n'importe quoi, mais ils, ils vont dire. tirer leur grille de départ au sort. Enfin, je sais pas, Ah pas... non. <rire> <rire> Encore des visions d'horreur de l'IndyCar qui avait fait ça, c'est <rire> ça. Là. Oui, mais en tournant <rire> des pneus, c'était plus sympa quand même. Moi, je suis désolé, <rire> c'était cool. C'était au moins <rire> dans le thème, c'était chouette. <rire> euh, <rire> mais là, tu vois, un petit, petit Red Flag pour Shakira, la bim, un flag à Katy Perry qui va venir accrocher, euh, accrocher avec un parachute. Tout ça, non, non, c'était moi, j'ai trouvé que c'était quand même euh, c'est. On Sens qu'ils voulaient américaniser le choix maximum. Maintenant, bon, est-ce que ce sera toujours le. Mais LL Cool J a dit des trucs assez logiques et a bien prononcé le nom des pilotes. C'était oui. quand même bien briefé. Que et au final, aussi... Le truc qu'il disait était sûrement écrit par Liberty, mais pourquoi pas. Et euh, ouais, au final, c'était vachement moins vieille Amérique, rien J'ai trouvé que la musique était cool. C'était LL Cool J, donc c'était pas trop mal. Et, euh, et globalement, ouais, les pilotes avaient l'air d'être un peu emmerdés, mais bon, parce qu'ils n'ont pas l'habitude et tout ça, et je peux comprendre que ça perturbe un peu, mais. Bah, la cérémonie a trouvé pas mal, le, tous les gens ont dit arrêt, le, le public ne réagit pas, ils se prennent à four, non non, le public c'était juste sous-mixé en termes de son oui. euh, il fait, en écoutant bien, on entendait qu'il y avait des voix à chaque pilote, et vraiment ça a bien fonctionné au niveau ambiance donc euh, euh, non, moi j'ai trouvé ça cool, après voilà, j'ai été un peu acheté par la musique qui m'a bien plu, je trouvais que c'est un bon, euh, bon truc, mais globalement c'était bien il y avait euh, Will.i.am en chef d'orchestre bon, oui, bah, ça alors, Laurentin dit que c'était fake, oui bien sûr c'était fake évidemment après, que c'était que Il y a mieux au Steam 2017, en tout cas. Ah, ouais, alors je... ah oui, oui, mais, mais au Steam 2017, c'était l'ancienne gestion. Enfin, c'était Liberty racheté, mais tu vois, ils n'étaient pas encore. Euh... Oui. Et c'était compliqué. C'était les, euh... les débuts. Mais enfin. là, ouais, ils ont. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois ce qu'ils disaient. En fait, je trouve que ça, ça marche. Enfin. Ce que, ce que L. Cool J disait sur les pilotes, c'est donc écrit par Liberty, mais c'était vraiment le guide. Ah, oh, on doit américaniser le truc. Enfin, euh, j'avais vu une fiche de quelqu'un qui avait fait un truc sur, euh, sur Twitter, où tu avais par exemple bah, Charles Leclerc, c'était Chuck. Euh, T'avais euh, Perez, c'était Chaco, machin. Il avait américanisé tous les noms pour avoir un truc facile à comprendre. Euh, Pierre Gasly. Enfin, tu vois, t'as des trucs... Euh, et là, c'était un peu, un peu pareil. Mais... Elle Cool J a quand même dit Pierre Gasly C'était rigolo, tu vois, il avait ajouté un peu à la façon Ricardo, donc au moins, euh, tu comprenais que ça comprenait, voilà, c'était un peu... Non, c'était pas mal, euh, j'ai trouvé que c'était euh, en, en accord avec ce que le Grand Prix Miami, ça a, en fait, ça m'a beaucoup moins gêné, et j'ai trouvé même les pilotes un peu... Euh, je comprends que ce, ce soit tard par rapport à la... Enfin, je disais pas, mais... Les pilotes ont forcé tout le week-end avec les trucs Miami, on fait des trucs avec du foot américain, on met du merch, on fait des trucs machin, on fait un casque spécial et tout. Bah ouais, les gars, au bout d'un moment, à force de rentrer dans ce jeu-là, euh, ça retombe aussi sur l'organisation. Et, euh, et oui, vous, vous prenez des, des pré-race shows qui sont américains. Maintenant, regardez une course de NASCAR où il y a euh, une prière, et un artiste qui vient, donner le, qui vient chanter l'hymne, un artiste qui donne le départ. Euh, regardez le, le foot américain, ouais, c'est la F1 est devenue un sport américain on le aux États-Unis. Non. Oui. et quand il est aux les Etats-Unis ils ne se prive pas de, de, de faire selon ces codes mais a, euh, on n'a on a pas parlé du, du truc quoi, qui passait complètement sous le radar tu vois Franck à plusieurs reprises tu as évoqué des choses que seul Next Gen avait, euh, avait noté dans ce week-end et bah là même sur Next Gen je ne l'ai pas vu <rire> le nouveau single de William et Lil Wayne qui s'appelle The Formula <rire> oh mon dieu Non, ça, non, on n'a pas, pas relevé, je suis désolé. Je... Dites-vous que désormais, si été... il, il existe une chanson qui cite Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui cite aussi ce grand verre, je cite Lil Wayne, Victory Lane. <rire> <'est... C> <rire> en fait, on en aurait parlé si ça avait été bien, je pense. C'est oh, cool de, de la merde oh. Mais j'avais peur qu'ils s'en servent pendant le... Enfin, je l'ai découvert, moi, juste avant le oui. départ de la course. Hein. Mais j'avais peur qu'ils s'en servent, du coup, qu'ils qu la mettent en avant à un moment donné, quoi. Parce que c'est vraiment très très mauvais. Ça. C'était. C'est à côté, et je ne regrette pas du coup. Oh, <rire> c'était... En même temps, après ils avaient demandé ouais. aux Chemical Brothers de faire une espèce de truc euh, où ils avaient mis des effets euh, ouais. qui, qui provoquaient l'épilepsie par-dessus, là, c'était pas bon non plus, hein, globalement. Non, mais ils l'utilisaient dans leurs petites vidéos, les fameuses vidéos F1 on et drugs après chaque. <rire> après chaque. <rire> <rire> ah, c'était. Alors mais c'était. Et donc là. En tout cas, il serait intéressant de voir, euh, bah, je pense, percuter dans la scène Café, quand, quand vous en reparlerez de, de Miami, les... si vous avez les chiffres d'audience de ce Grand Prix, euh, ça pourrait être intéressant de voir mmh. ce, que ça, ce que ça a donné. Au ah, Miami. Ce... Je tenais juste à dire aussi que faire, faire traverser les coursives du stade en voiture de golf au pilote, c'est le lâcher. Aucun intérêt, c'est ridicule, c'est cheap. C'est pas beau le piquetaxon dévile. Moi, je. Et oui, c'était, c'était, Et en plus, vraiment, c'est pas beau. Les images sont pas belles. C'est un intérieur de stade, c'est tout bétonné. Ils sont dans des voitures de golf qui sont ridicules. Ils vers ça peut, d'ailleurs, gêner les franchement. l'année prochaine, ils vont faire un métro spécialement pour On ne pas métro aérien. C'était très triste. J'ai vraiment cru qu'ils allaient les obliger à porter les maillots de football américain qu'ils leur avaient fait. Ça aurait été incroyable. Euh, je pense que tes sponsors n'auraient pas été très contents évidemment de manquer ce, ce moment de forte exposition sur le, sur le podium mais euh, voilà, bon, bah, voilà en fait le truc c'est que l'an dernier on disait bon voilà c'est Miami mais c'est passé tant que c'est une fois dans l'année ça va sauf que maintenant ça va être ah, mais tu viens de fan... donner une idée du coup à Zac Brown qui va, qui va donc introduire les fameux t-shirts digitaux qui commencent à arriver là on peut changer les sponsors directement <rire> sur... <rire> Lui qui est 48 à caser. <rire> il y a qui défilent avec les messages. Appelez-moi. Oh mon dieu. Non, on, se, on se moque de McLaren, mais tout à l'heure, euh, Red Bull a annoncé son contrat avec Teki, la patronne. Et euh, dedans, il y a Perez, évidemment, qui parle, euh, qui, qui parle mexicain et tout ça. Et euh, il avait son. Euh, Il avait son, son, l'espèce de, de team kit de Red Bull. Et maintenant, il y a même un sponsor sur le col. Donc, vraiment, il n'y a plus de place nulle part. Les, les, équipes, les équipes dégueulent de sponsors au point d'en mettre n'importe où sur les maillots. Mais Après, je ne on... sais pas si, si Red Bull l'avait fait ou si quelqu'un l'a déjà fait ou c'était juste une idée que j'avais déjà entendue. en fait, quelqu'un s'est dit « Mais il y a un endroit qui est génial pour les sponsors. » C'est ici, en fait Parce que quand tu soulèves oui. le trophée, du coup, tu vois le sponsor. Et je crois que Red Bull oui. elle avait un sponsor à cet endroit-là à un moment. Et là, il pourrait largement. Verstappen, tous les week-ends, ah il y a Vera. Oui. Hop, hein, ça, ça, fait, ça fait une superbe exposition. Ah oui. Ça marcherait. Euh... Ça marcherait. La très... victoire. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, bon, voilà. maintenant que. C'est deux fois dans l'année maintenant les Grands Prix comme ça. C'est comme les sprints. Au début, oh, ça va, c'est que trois eh. fois. Attends, ça <rire> va, c'est que six. Ça va, ce sera que dix. <rire> Ça va faire un choc en arrivant à Imola dans un paddock tout confidentiel et beaucoup plus traditionnel et tout petit et sans stade à côté et tout ça. Bon, Imola, on aura des nouvelles qualifs en plus. Avec juste un seul train de. Ah oui, il y a une petite nouvelle. Mais aucun week-end ne se ressemble. C'est ça. Alors d'ailleurs, Manu, tu as avoué que tu t'es fait chier pendant les essais libres. Et je savoure que je. Ouais, ouais, non, mais je le dis. Je le voilà. dis, c'est... Euh, en fait, les essais libres de, de Miami étaient chiants parce que du coup, la piste n'était pas... Enfin, les pilotes avaient du mal à attaquer parce que y avait, la trajectoire était le seul endroit viable. Et ouais, franchement, les essais libres 2, mais quel enfer Putain, à partir... En fait, les, les pilotes font des chronos pendant 25 minutes et après, c'est que du long relais. Mmh. Et tu vois des voitures qui tournent et il se passe rien. Il ne se passe rien. Et, et après le week-end de Bakou, au final, j'avais vraiment bien aimé le samedi, parce que bah, au moins, samedi matin, j'avais adoré la qualif le samedi matin, le matin, le samedi matin ça, je le dis clairement, je trouve ça vraiment cool de voir les pilotes directement dans le bain et avec un défi euh, au réveil, et là, ouais, c'est libre 2, c'est libre 3, ouais, Le format de Bakou, il est vraiment bien, moi, le seul truc que, que je pousse encore, c'est qu'il nous laisse une liberté de réglage de bagnole jusqu'au dernier oui. moment, quoi. Oui. Histoire d'avoir oui. un peu plus d'imprévisibilité, voilà c'est vrai que l'horaire n'a pas avez... aidé le max, les essais libres 2 à 23h30 c'était un petit peu extrême un petit peu tard oui mais bon Ça, c'était effectivement assez, assez compliqué on verra du coup bien sûr les avis ce que ça donnera à Imola on sera ensemble dans l'émission du 23 mai Voilà, si on sera ensemble ce, ce mardi là pour revenir sur le grand prix euh... <rire> le grand prix Qatar Airways hein, bien sûr du Made in Italy et des mini romagnes <rire> <rire> <rire> <rire> ça c'est <rire> Le what, the, le what the fuck grand prix quoi les mecs qui ont inventé <rire> le SEO le détestent le grand prix du Méditerranée in Italy début <rire> Romagne c'est absolument génial j'ai été déçu qu'ils aient pas rajouté un petit presented by Pirelli à la fin c'est ça T'sais, avec le numéro aussi de The 34th Running of the Catholic. Tu fais un truc un <rire> peu américain, quoi bon Dieu, c'est pas, pas très compliqué. Euh, mais on verra ce que ça donnera ici pendant cette prochaine émission de Grand Prix. On reviendra mercredi aussi dans le Racing Café sur ce Grand Prix de Miami et sur toutes les petites choses qui sont passées également ce week-end. Il y avait il y a de la formule e et c'est encore bien. Ça devient, ça devient fou. Ouais. Formule à Monaco. Des Super mec mais en me ramène. Ah oui <rire> Tout à fait, j'avais ouais. pas. Oui oui, oui. J'ai vu, euh, vu deux minutes de course, c'était méga chiant. Voilà, <rire> on, fait, on fait ce qu'on peut. Euh, merci, Badu, merci, Franck, d'avoir été là. Merci, très sympathique Merci au chat. Merci, le chat, et même les chats, hein, parce que vous avez été très nombreux, que ce soit sur YouTube ou sur ah. Twitch. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, bien sûr. On continuera de vous proposer ces, ces diffusions-là. On se retrouve très vite, bien sûr. À la prochaine. Bonne soirée, ciao ciao, ciao. Ciao.